Alors, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrica c'est tous les vendredis à partir de 19h. On est ensemble pour euh, 3 heures de musique et vous le savez euh, depuis euh, depuis déjà euh, plus de 13 ans, non bientôt 13 ans, bientôt 13 ans, plus de 12 ans. Donc ça sera au mois de juin, on fera la 13e année, l'anniversaire des 13 ans de l'émission Mavrica Et on a l'habitude de recevoir des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour euh, parler euh, justement de leur univers, de, de leur euh, projet, etc. Donc, euh, depuis quelques temps, déjà, euh, tiens, on va remonter un petit peu plus loin que d'habitude, peut-être. Alors, euh, par exemple, depuis le... <rire> le vendredi 9 septembre, on avait reçu ici des Celtic Reich. Et pourquoi je vous dis euh, je suis remonté jusqu'au 9 septembre C'est parce que la semaine d'avant, nous avions eu euh, une jeune artiste qui s'appelle Yavana qui était venue le vendredi 2 septembre. Donc, c'était dans l'émission numéro 517, Euh, on a reçu aussi Angéline Anonier, euh, qui était une choriste de, de Johnny Hallyday et qui aujourd'hui fait carrière solo et euh, elle était venue dans l'émission numéro 519 Nous avions fait aussi une émission avec Doug dans l'émission numéro 521 C'était le vendredi euh, 30 septembre On a reçu aussi le, le groupe des rapads, le groupe Corrosive System. on a reçu Yous, on a reçu euh, Sun Kamil, Lajari, Jesus Whiskey, on a reçu Narcos... On a reçu aussi euh, Alex Lebaille, De Gig, Elsia, euh, The Brunettes, Les Oreilles qui Saignent, Anaïs from Paris, Ombrage, et la semaine dernière, nous avons ici, euh, dans les studios Radio-Argentiel, deux membres du groupe euh, Full System, avec lequel on a passé un bon moment, puisque les deux autres n'ont pas pu venir, mais euh, l'important, c'était de découvrir cet album euh, formidable. D'ailleurs, on vient d'écouter un morceau à l'instant. Euh, D'ailleurs, je vais vous dire aussi euh, quels sont les morceaux qu'on a écoutés depuis le début de cette émission. Puisque le temps qu'on se prépare... Bah... Voilà, Mon invité est ici dans les studios de radio France. On a écouté, on a commencé cette émission avec Armel. Armel, alors c'est en deux mots. C'est A-R-M, euh, après un, un apostrophe, E, de L-E. Donc Armel, vous la connaissez sûrement si vous suivez l'émission Mavrica. Elle était venue il y a, il y a déjà pas mal d'années avec un groupe qui s'appelle Papa Laf Et euh, le morceau qu'elle qu interprète maintenant en solo, euh, et qu'on a écouté tout à l'heure s'appelle Tout Comme. On a suivi avec Isa Meibsoon avec un morceau qui s'appelle Novi. On a continué avec un groupe qui était euh, venu il n'y a pas très longtemps dans les studios radar français qui s'appelle Drive to Amnesia. Et le morceau euh, s'appelle Old Me. Et à l'instant c'était donc euh, Full System, notre invité de la semaine dernière avec un morceau qui s'appelle Pulsion. Et euh, voilà donc euh... <rire> là on est à jour, je vous ai déjà annoncé tout, je peux vous dire aussi que le prochain morceau qu'on va écouter c'est un groupe que Nous allons recevoir très très bientôt Qui s'appelle Glass Zone Et euh, ça s'appelle Architect... Architecture of Life Voilà c'est en anglais Alors je reprends une petite fiche Parce que j'ai pas tout en tête hein. Donc la semaine dernière c'était Full System Le 14 avril on recevra Glass Zone Entre temps on va faire aussi une émission Je crois que c'est le 7 avril Avec, euh, avec euh, le groupe Prisma euh, Le 21 avril on recevra aussi Satis Guy. Le 28 avril, on recevra euh, Stéphane Acoustique euh, dans l'émission Mavrica. Mais pour ce soir, en tout cas, notre invité est là. Il s'agit de Yavanna. Vous êtes dans l'émission numéro 544 de Mavrica. On est dans les studios de Radio-Arcancelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des invités qui sont là ce soir. Alors là, pour l'instant, il y a une seule personne, mais tout à l'heure, on sera rejoint par d'autres personnes. On va vous en parler, vous allez nous suivre au fur et à mesure de l'émission. On est ensemble jusqu'à 22h, et pour cette émission numéro 544, nous avons une invitée. Elle est là devant moi, et on va commencer à discuter avec elle je... Je règle un petit peu les, les boutons. Et puis maintenant, on va lui donner la parole donc dans cette émission. Il s'agit de Yavanna. Salut Yavanna. Bonsoir à tous. Vous voilà. allez bien Et On a une voix qui, qui porte. Hein. Je, ah ouais, je là. vais pingler un petit peu. Voilà. Moi, j'aime bien l'est comme ça. Oui, ça fait fort. Hein, mais bon. Ça, je peux dire plein de bêtises. Voilà. Très bien, donc Yavana, bah, ça nous fait plaisir que tu reviennes dans les studios de Radio Arcancelle, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tu étais venue dans l'émission numéro 517, aujourd'hui c'est la 544e, et euh, c'était la dernière fois que tu étais venu, c'était le vendredi 2 septembre, donc euh, bon, ça fait ça fait six mois à peu près, hein C'est ça, C'est ça. À peu, près. à peu près pour, <rire> pour chaque sortie de, de nouveau single, donc... <rire> C'est avec plaisir. Euh, là, on vient d'écouter un morceau. Alors, euh, je l'ai cité tout à l'heure. C'était le groupe Glass Zone avec Architecture of Live. Et le groupe Glass Zone donc, euh, sera avec nous le 14 avril dans l'émission Maverick. Alors, vous avez pu le voir aussi, je n'ai pas programmé de... de programmé personne à partir de la fin avril alors ça c'est, euh, bon il y en a plein qui sont sur la liste, hein. il y a pas mal de gens qui m'ont contacté encore dernièrement, mais il faut savoir que le studio va être refait complètement au mois de mai donc j'attends de savoir les dates avant de caler forcément les émissions, parce que ça serait dommage de, donner, de prendre rendez-vous et puis que finalement euh, ben, le studio ne soit pas disponible donc j'attends d'en savoir un peu plus et après euh, je contacterai bien entendu les artistes pour qu'ils viennent en tout cas, aujourd'hui, je ne devais pas faire d'émission, mais euh, je me suis dit, tiens, euh, comme j'avais prévu autre chose, et finalement, ça, s'est pas fait. Euh, je me suis dit, tiens, je vais faire une émission. Et euh, toi, tu m'avais contacté il y a quelque temps en me disant, voilà, il y a de l'actualité. Est-ce que tu pouvais me caler une émission Et voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui, tu es dans les studios de radio Arcancel. Alors, que s'est-il passé depuis le 2 septembre Alors Déjà, je voulais te remercier parce que ce n'est pas toutes les radios qui acceptent comme ça euh, bah de, de nous inviter à chaque sortie de, de titre. Donc euh, J'étais venue la dernière fois le vendredi 2 septembre pour la sortie du titre Tempo et depuis, il y a un nouveau single qui vient de sortir qui s'appelle Reste, voilà, qui est dans la continuité des, des titres qui sont déjà sortis puisque... Euh, il fera partie du prochain album qui s'appelle Orientation. <coughs> Orientation. J'en perds ma voix. <rire> <rire> Très bien. Euh, donc, euh, bah, toi, tu, euh, on va rappeler un petit peu comment tu travailles. Alors, toi, tu es déjà auteur, compositeur, interprète, euh, technicienne en... en... <rire> Je fais tout, vraiment. En fait, je fais tout parce que j'ai pas de sous, tu vois. D'accord. C'est un peu comme euh, je regardais dans une publicité où on voit le gars qui ouvre son restaurant, qui fait lui-même, euh, qui fait, euh, il fait tout, il fait les couverts, il fait euh, il, est il les souffleurs de verre, il est, euh, voilà. Toi, toi, c'est un peu pareil. Donc euh, toi, tu t'es auto-produite. Tu, alors déjà. Tu, tu as des idées, tu as des histoires à raconter, tu, as la, tu fais la musique toi-même. Alors, tu fais la musique sur ordinateur, c'est ça C'est ça. Bah, en fait, ça part dans ma tête, tu vois, d'une mmh. petite idée, d'une mélodie. Euh, voilà, donc euh, quand je compose, je prends le piano et puis euh, bah, les paroles arrivent euh, en général avec. Donc ça, c'est bien quand ça se fait comme ça. Euh, si je ne suis pas inspirée, j'ai des beatmakers avec qui je travaille aussi sous licence Donc, euh, on va dire 80% des titres sont quand même sous licence avec des beatmakers. Je ne fais pas tout toute seule. Ce n'est pas forcément vrai parce que c'est assez compliqué de, de faire une composition euh, super, super bien finie et d'en sortir surtout, euh, moi, je sors à peu près 70 titres par an, on va dire. Donc, euh, bah, ah oui, c'est vraiment. <rire> c'est assez, euh, assez musclé hein, comme rythme, donc je ne peux pas forcément tout composer. Mais j'aime bien faire ça, en tout cas. Et ce qui m'intéresse le plus dans, dans tout ça, vous allez vous dire, mais elle est folle celle-ci, pourquoi elle chante du coup Mais c'est surtout l'aspect vidéo. C'est qu'une fois qu'on a terminé le titre en studio, à la maison, dans mon 9 mètres carrés, vraiment ce que j'aime, c'est réfléchir à un clip. Comment on va mettre cette chanson en vidéo euh, Le départ, quand j'ai une idée en tête, c'est surtout pour pouvoir après le voir visuellement. Voilà. D'accord, donc euh, quand tu composes déjà, tu as déjà des, des visions, des images, des, des choses qui te, qui te viennent et qu'on pourra euh, retrouver après sur, sur les vidéos que tu vas faire. C'est ça, en général, euh, exactement. J'ai d'abord les, les visuels avant d'avoir... Euh, les images et des fois avant d'avoir la musique. Donc euh et est-ce que tu, tu respectes vraiment ce que tu, les images que tu avais au départ ou est-ce que petit à petit, au fur et à mesure que tu construis, les images se modifient et finalement le clip a évolué par rapport aux premières images que tu avais Ça évolue <rire> en général parce qu'il ne faut pas rester non plus sur, sur des choses crantées. Hein. La musique, l'art, c'est de l'évolution permanente, je pense. Donc euh, oui, ça évolue, mais on a toujours quand même le, cet aspect de, de départ. Ah, es, voilà. donc cet aspect de, de départ Mais euh, par exemple le dernier titre reste donc euh, euh, tu vois j'avais vu un film euh, qui m'a inspiré du coup les, euh, les paroles etc et euh, n'ayant pas d'autres images en tête que ce film là j'ai demandé les droits d'auteur pour pouvoir euh, incruster le film dans dans le clip voilà du coup ah ouais d'accord <rire> voilà. c'est vraiment euh, quand il y a un visuel ça découle ensuite les paroles et puis euh, et puis ça termine en, en clip je sais pas si c'est très clair mais <rire> <rire> non mais on, on voit aussi qu'il y a pas il y a pas toujours la même méthode des fois c'est un, un film qui t'inspire des fois c'est une idée que tu as euh, Euh, Est-ce que des fois, c'est aussi euh, ce que tu as envie de dire qui arrive en premier C'est-à-dire que tu, tu as, euh, as quelque chose, un sujet que tu as envie de traiter et puis les images arrivent après Alors oui, je ne vais pas hum. te dire qu'il y a une méthode prédéfinie parce qu'en réalité, euh, euh, moi-même, j'ai du mal à comprendre euh, le cheminement de tout ça et le mécanisme. Donc oui, je vais te dire, effectivement, ça peut arriver comme des titres euh, au début, c'était... Euh, Euh, voilà j'avais des, des messages engagés j'avais j'étais énervée vis-à-vis -vis de la société vis-à-vis -vis de tout un tas de choses depuis tu t'es calmée ouais je me suis calmée <rire> j'étais calmée j'ai ouais, <rire> me... plus énervée maintenant bah, en vieillissant <rire> tu te rends compte que ça sert à rien d'être énervé tu vois parce que de toute façon tu changeras pas le monde donc euh, je, je je mets euh, à droite à gauche euh, tu vois euh, je sais plus comment ça se dit mais j'essaye je, de poser ma pierre voilà l'édifice mmh. Mais je, je sais que, de toute façon, je ne changerai pas le monde. Donc, je me suis calmée. Voilà. Mais au départ, effectivement, c'était surtout des, des textes. Et puis, euh, j'allais chercher à droite à gauche, à droite à gauche pardon, les images sur YouTube euh, pour pouvoir alimenter. Parce qu'au départ, je ne faisais absolument pas de vidéos. Je suis mise mis, comme ça, avec euh, Steve, d'ailleurs, que j'ai rencontré ici. Steve H. Prod. Un jour, on s'est dit, tiens, euh, on, va, on va aller tourner un clip. On va voir ce que ça fait. Et depuis, c'est ce que <rire> puis, je préfère voilà. <rire> dans, dans tout ça. Donc c'est un ensemble, c'est la musique, c'est les images. Oui, c'est un et ensemble puis, euh, de toute façon. Et toi, tu aimes ouais. bien le côté technique, donc euh, maintenant tu fais tes, tes prises de vue, tu fais les montages, tu t'occupes vraiment de tout De tout. Mais, mais c'est euh... ça qui est intéressant, mmh. en fait. Euh, euh, je ne chante pas pour chanter, mis à part que j'ai fait une chanson qui s'appelle « Juste chanter », mais... Euh, c'est vraiment toucher à tout et de m'occuper l'esprit euh, plutôt que de regarder la télé et euh, de regarder Cyril Hanouna ou des conneries <rire> comme ça, tu vois d'accord ok <rire> pardon pour ceux qui regardent cette émission là, mais bon chacun a, a oui, sa après, façon y a des, de, de vivre hein. des gens qui, qui aiment bien se détendre après voilà, le travail, qui regardent en fait, des choses voilà, comme ça c'est un moyen de me détendre, tout ouais. à fait c'est une passion, c'est un moyen de se détendre chacun a, a sa façon de, de voir le truc mais moi j'ai besoin de vivre euh, à mille à l'heure euh, tout le temps. Donc, euh, c'est très, très bien comme type de passion de pouvoir toucher à tout. Ça Tu t'ennuies pas <rire> Toujours occupé, voilà, très bien. Il faut toujours t'occuper parce que sinon, sinon après tu t'ennuies, voilà. Ah ouais. et il y a des gens des fois qui se plaignent de oh je sais pas quoi faire, etc. Et il y en a d'autres qui sont toujours à mille à l'heure et qui arrivent pas justement à trouver un petit peu de temps parce que finalement ils sont toujours occupés. Alors voilà, on n'est pas tous pareils. Alors toi, tu aimes bien t'occuper de tout, de de. À chaque fois les projets, c'est ça vient dans ta tête, c'est c'est d'abord des images, c'est aussi des paroles, c'est la musique. Euh, des fois tu composes la musique, des fois tu demandes donc à des beatmaster, c'est comme Les ça que ça beat s'appelle, beatmaker, maker, beatmaker, <rire> maker. Beat maker. ok, à la radio ça fait pas très joli mais ça s'écrit B-E-A-T, euh, maker, oui tout à fait, voilà. c'est par rapport au beat le battement hein, en anglais, ça, ça commence, ça commence, mm -hmm. on va la calmer, oui, ça, ça, et encore euh, j'y suis toute seule, beatmaker, c'est celui qui fait le, le rythme quoi, finalement, c'est ça, et euh, bon ça c'est dans le hip-hop, dans ouais. le... Dans le donc, tout type euh... maintenant, en ouais. fait, euh, un beatmaker c'est celui qui va créer les stems, on appelle ça. Donc c'est les lignes d'instruments, que ça soit la batterie, la basse, le piano, les synthés, et en général il fait un petit mix, voilà, pour présenter son instrumental. Et euh, nous en tant qu'artistes, on achète donc euh, les pistes, et après on fait le euh, mastering, euh, soit en studio, soit à la maison. Moi je fais tout à la maison perso, mais Même voilà. le master -in. Ah bah oui de toute façon je suis, je suis obligée, je n'ai ouais. pas d'argent pour et, et puis de toute façon c'est une passion, je ne vais pas aller mettre 300 euros dans un titre. Enfin, ouais. euh, je, je reproche pas ça à ceux qui le font, hein, tant mieux. Voilà, mais moi je préfère vraiment apprendre et puis le faire, même si c'est pas toujours top, mais au moins c'est fait. Tu vois, mm -hmm. c'est c'est c'est fait plutôt qu que fait. voilà, voilà non c'est même pas c'est même pas ça mais C'est de se dire, par exemple, imagine, tu mets, moi j'ai des amis là qui sont en train de mettre, euh, allez, 200-300 euros sur un titre. J'ai écouté le rang du studio, pardon pour l'enregistrement et le studio, mais c'est dégueulasse, excuse-moi de le dire. D'accord, on ne donnera pas le nom du studio Non, hein. je donnerai pas. Après, <rire> s'ils veulent en parler, ils viennent. Voilà, mais, euh, non, je suis désolée. Ou alors, mes oreilles ne sont pas... Voilà, ça ne va pas. mais... Euh, j'ai trouvé ça horrible pour payer un studio et tout ça, enfin, le rendu euh... voilà, mmh. donc il y a tellement de, de studios de, de professionnels de la musique de nos jours, enfin Oui, c'est-à-dire qu'à une époque, les studios, ils n'avaient pas 36 000. Voilà, tu... Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir un petit studio voilà. à la maison. Quoi. Et euh... après, euh, bon, il peut y avoir des enregistrements professionnels, des gens qui savent vraiment travailler et tout ça. Et puis après, il y a aussi la personne qui fait ça dans, dans son sous-sol ou <rire> dans, sa, dans sa cave. Et puis euh, voilà, il peut aussi enregistrer, faire des maquettes. Mais après, il y a plusieurs niveaux différents. Il faut quand même connaître bien les machines. Il faut, faut bien connaître le logiciel, parce qu'aujourd'hui, <rire> tout est sur ordinateur. Et puis, euh, et puis après... Euh, Ce qui fait la défense, c'est toujours avoir de bonnes oreilles. C'est quand même avec, euh, avec ça qu'on contrôle euh, le je mieux. Je voilà. je pense si on a le meilleur matériel du monde et euh, qu'on n'a pas les bonnes oreilles ben, ça sert à rien quoi. ça donne des, des titres à 300 euros <rire> donc euh, bon euh, voilà et puis on Après... l'a dit aussi souvent quand, quand les musiciens vont dans des, dans des studios il y a aussi le dialogue avec le technicien Justement, il faut essayer de sortir le, le mieux donc il euh, y a un dialogue, il y a toujours un compromis toi comme tu fais tout bah, finalement tu t'entends bien avec toi-même Ouais, enfin ouais. non, oui et non, hein, tu ouais, sais. Des fois t'es pas satisfaite non, non, non il plus. Il faut, enfin, si tu fais tout tout seul, faut savoir être euh, remise en question permanente parce que tu peux pas. Enfin, euh, en tout cas, je, je, me, je me dis que si j'étais vraiment tout le temps sur euh, euh, le même tempo, <rire> euh, ça marcherait pas. Non, il faut être en remise en question, il faut quand même poser des questions au, au, autour. Enfin. Euh, être tout seul, c'est euh, la réalisation. Mais euh, je suis pas non plus euh, toute seule, toute seule sur un titre. Et puis il y a des titres, d'ailleurs, où je suis pas du tout toute seule. La tête dans les étoiles, euh, j'ai pratiquement rien fait dans ce titre-là. Tu vois, c'est aussi agréable d'aller <rire> bosser en équipe. Ah, je me suis ouverte, hein, petit à petit, euh, des années pour. Tu sais, tu as, as différentes phases, c'est comme un enfant qui grandit, euh, tu as l'adolescence, euh, c'est moi qui fais tout, et puis après, euh, après, tu commences à apprendre la vie. Et puis après, avec les rencontres, tu te rends compte aussi qu'il y a ça, des, si gens, des, des gens qu'on admire, on dit mais quand il fait ça, il fait ça drôlement bien et tout ça, donc on, on a envie aussi de s'appuyer sur des personnes comme ça. C'est ça, c'est les, gens qui peuvent les rencontres, voilà. Euh, ouais peuvent apprendre des choses et puis après le limite tu dis ouais finalement il le fait tellement bien que je m'appuyais sur lui hein. je vais même pas le faire à sa manière je vais le laisser faire ouais. <rire> voilà enfin, j'ai rencontré Walid qui travaille à, à Paris qui fait les clips de Maes euh Euh, je ne les ai pas tous en tête, les, les nignots, les, voilà, les, les rappeurs d'aujourd'hui. Mmh. Euh, J'ai vu ce qu'ils faisaient et je me suis dit « Waouh !» J'ai été le voir une soirée comme ça. J'ai dit « Écoute, il euh, y a moyen qu'on travaille ensemble ?» Une petite dit « combien ?» Parce que ce n'est pas, pas donné ces clips-là. Je lui ai dit « Écoute, si dans l'année, tu as moyen de me caler une après-midi, une soirée, ce que tu veux ?» de tournage, on fait ça le, le plus simplement possible, hein. je ne veux pas non plus les trucs de fou, il n'y a pas de souci. mais j'aimerais travailler avec toi, je n'ai pas, pas les sous pour payer ce genre de clip, mais j'aimerais au moins faire le tournage avec toi et tu me laisses faire le montage si, si ça prend trop de temps. Il m'a dit « ok, on verra ». Et puis ça a donné le clip « La tête dans les étoiles » qui est très très très professionnel et et euh, c'est clair que nous on l'aurait pas on l'aurait pas tourné aussi euh, aussi beau quoi il est, ce clip il est magnifique mmh. voilà. et j'ai presque rien fait dedans <rire> et c'est quand même si aussi encore, agréable si tu vois oh, c'est si de l'évolution ça voilà. <rire> non mais c'est vrai qu'en ce moment je me dis mais en fait Yav... Délègue, délègue quoi. Bah oui, bon, tu vois. Comme on disait dans la publicité, justement, il faut des fois s'appuyer sur d'autres personnes. Il faut, faut essayer d'avoir une équipe autour de soi qui, qui, qui a la même passion et qui, qui a envie de, aussi d'apporter. Euh, chaque personne apporte quelque chose de différent et puis finalement, ça fait évoluer les, les choses. C'est ça. Le, et le... c'est ce qu'on fait en ce moment mmh. avec. Euh, D'ailleurs, ils vont bientôt arriver. Mais le groupe Unity Crew. Euh, donc c'est une association euh, d'artistes. Et euh, bah ils vous, enfin, ils t'expliqueront tout à l'heure mmh. exactement leur on, projet. On a révélé déjà le, les oh ouais, nos invités, un peu ouais, tout... le mystère, mais <rire> euh, mais voilà, c'est grâce à ce genre de personnes que j'évolue aussi mentalement et et voilà, le premier projet que j'ai sorti s'appelait Ma réalité, donc c'était Ma réalité, voilà. Maintenant, on va aller sur d'autres réalités, tu vois. Mmh. <rire> Mais euh, c'est clair que j'ai plus envie de voyager. Maintenant, je pense que j'ai fait le tour de, de mon monde, tu vois. Bah, c'est que tu évolues finalement, et voilà. Il y a une, à un moment, tu penses d'une certaine manière, et petit à petit, tu fais évoluer ta musique, tu fais évoluer ta manière de travailler, et puis bon, tu fais évoluer ta, ta propre ta propre vie, hein. C'est ouais. ça. <rire> Mais avec des gens sympas, euh, sans forcément. Euh, Euh, donner des sous. Moi, je préfère rendre un service, comme du coup, j'ai appris à faire pas mal de trucs, tu vois. Je préfère, euh, voilà, bah, on échange euh, par exemple un tournage contre, je sais pas, une, une scène, euh, une première partie ou des... Tu vois, n'importe. Mais euh, je préfère vraiment euh, vivre dans le partage plutôt que dans la monnaie. Parce que la monnaie, ça détruit... Euh, Ça détruit l'art. Regarde ce que ça donne. Tu vois. Regarde oui, où on en est. On en est dans une industrie où les gens essaient de faire, ils ont fait un tube avec un groupe. Ils essaient de refaire des tubes en disant, voilà, on a réussi à faire un truc. Ça a bien marché. Allez, on refait un truc. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas reproductible. Donc, euh, et puis les gens, ce qu'ils essaient de faire, c'est autour d'un titre, sortir un album où ils brodent et, et finalement, il n'y a rien d'autre d'intéressant dedans. Voilà On essaie de, de faire plus de la quantité que de la qualité, ce qui est un petit peu dommage ouais bah de toute façon les artistes sont devenus des banques, désolé pour ceux qui me connaissent bien voilà, je, je travaille moi dans une banque <rire> donc. Ah ouais, donc mais euh... désolé pour mon entreprise, hein. je sais que mon entreprise est top Mais euh, clairement, euh, connaissant le monde maintenant artistique et le monde financier et bancaire, c'est <rire> la même chose. Surtout, surtout en ce moment, ça va pas très bien au niveau <rire> des banques là. <rire> si, t'inquiète pas, ça va. Ça, ça va aller. Non, non, franchement. On, on euh... nous rassure, on nous rassure, mais bon. <rire> euh, non, non, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il y a pas de problème avec <rire> les banques. Elles ont fait ce qu'il fallait. C'était provisionné depuis 10 ans, tout ça. Vous inquiétez pas. Il y a des conneries d'ailleurs médiatiques. C'est pour ça aussi que j'écris plus, tu vois, sur euh, sur les actualités parce que on nous baratine de A à Z. <rire> voilà, non, mais... Donc, euh, pff, au bout d'un moment, il euh, faudrait sortir euh, une centaine de titres par jour pour être euh, dans l'actualité. Non, mmh, c'est pas mmh, la peine. Si faite. on écoute les, euh, les actualités, souvent, euh, bah, on se prend la tête, hein, finalement, on se fait des soucis pour plein de choses qu'on qu ne se serait même non, pas non, rendu ça compte. Non, ça ne sert à rien, ah, c'est voilà. de la manipulation. Enfin, pour en revenir, euh, je te dis, à la comparaison du monde artistique et, et des banques, c'est que, bah, ou même une entreprise commerciale, tout simplement, tu as le business... Et puis il faut avoir des clients. Et t'as le territoire, tu vois, la conquête de nouveaux clients. Et euh, aujourd'hui, un, un maître game, c'est tout simplement un territoire à, à conquérir pour les nouveaux artistes et pour euh, sa maison de disques et son label à lui. Euh, bah il faut pas, faut pas toucher à ses clients. Voilà. On est que, il y a plus, je trouve qu'il y a plus, il y a plus d'art. On est vraiment que dans de la conquête de clients. Donc, euh, donc ouais. <rire> ça, je, je suis assez, je suis assez ouais. J'ai un goût amer avec ça. Depuis que j'ai découvert ça, parce que tu sais, quand tu es artiste au début, tu dis, oh, je vais faire un titre, je vais passer sur les radios, ouais, je vais faire un disque d'or, tout le monde va voir mes clips et tout, tu es trop content, tu te dis, wow, ouais, c'est trop bien en fait. Et quand tu arrives un peu au milieu du truc, euh, du monde artistique, et que tu découvres en fait que tu es, es juste un produit qu'il va falloir vendre auprès de clients qui sont déjà conquis, qu'il va falloir conquérir. Et, euh, et donc, toucher à des labels qui sont énormes, bah tu ne peux pas faire grand-chose si tu es tout petit. Tu vois mmh. Oui, d'ailleurs, on, on le dit souvent ici dans, le, dans, dans les studios, c'est qu'il y a des fois des gens qui sont tellement bien aidés, qui sont mis sur les pieds des salles et qui n'ont pas forcément beaucoup de talent. Et inversement, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, qui font toute une carrière dans la musique. Hein, ils sont capables de, de faire des concerts pratiquement tout seuls et tout ça. Et eux, par contre, ne sont jamais reconnus. Il voilà, y, y a deux mondes différents. Il y a les, les vrais musiciens et ceux qui, qui, qui sont des produits, tout simplement. Ouais. Mais bon, c'est la vie. Hein. Et donc, ouais, comme on disait, l'actualité, moi, j'écoute plus, euh, plus du tout. Parce que ça, on est vraiment, depuis dix ans, là, ça s'est empiré. Mais on est rentré dans ouais. un monde, c'est... C'est que du blabla. Tu, tu, tu, bla, bla. qu tu sais qu'il y a eu le Covid, là, euh, dernièrement il y a, Ah bon moi, Je ne suis ah, pas il, au il, courant. <rire> il y a eu une guerre en Ukraine, aussi et puis, ah, euh, euh, <rire> Tu sais, l'Ukraine, moi, je suis ukrainienne de base. Euh, ma, ma famille est Ukraine, euh, Russe, euh, Pologne. Voilà, on est, on est mmh. de ce côté-là. D'accord. Euh, quand tu entends que Poutine dit que c'est les nazis ouais. qui s'est emparés de, de l'Ukraine, je suis désolée, je vais peut-être... Euh, Je ne vais pas prendre de parti, mais c'est Poutine qui a raison. Voilà. D'accord. Donc, euh, voilà, je ne vais pas développer le truc. Hein, vous chercherez vous-même. Mais l'Europe et les pays occidentaux n'ont pas toujours raison. Les pays occidentaux, c'est là où on vit. Donc, forcément, il faut qu'ils nous maintiennent. Dans... On est un peu leur mouton, donc, tu on vois. On est manipulés, d'après toi, Ah, C'est pas d'après moi, c'est connaissant l'histoire un peu de, de base. Est-ce que mamie, papy... Euh, Et les arrière-grands-parents me racontaient, euh, Poutine c'est pas un mauvais garçon. Mmh. C'est bon, juste. c'est euh, ton avis. Hein. Non, mais voilà, c'est mon avis. C'est c'est quelqu'un qui, par contre, il a des valeurs et, et des engagements. Après, il a sa façon de faire que je ne partage pas non plus. Mmh. Mais ça, ça en tout cas, t'as eu l'idée de faire une chanson avec ça. <rire> ça y est. Mais en je tout cas, non, ce qu'il ce qu'il dit de ce qui se passe. mais bon, après, je, je ne suis pas non plus. Euh, Enfin, je ne veux pas trop parler parce que je ne connais pas non plus super bien le sujet, hein. mais, euh, mais euh, oui, il y a des nazis en Ukraine, oui. Ah. Oui, ça, ça, sûrement. Je pense qu'il y, y en a en France aussi. Il y en a dans, dans pratiquement tous les pays. Hein, et si occidentaux, les Occidentaux, actuellement, aident. Oui. Bon, si je suis morte demain, on saura pourquoi, les gars. <rire> Très bien. Bref, on va clore le mais, sujet. Non, ça ne sert à rien. Il mais... y a toujours des gens qui sont, euh, qui sont euh, euh, nostalgiques du, du Troisième Reich, etc. Bon, on, euh, pour l'instant, ces gens-là, on n'entend pas trop parler. Mais il y a certains pays où c'est carrément interdit et d'autres où ils ils peuvent même manifester sans qu'on leur dise rien. Voilà. voilà. C'est comme ça. Quand tu vois l'actualité de nous, rien qu'à Orléans, <rire> les, tous les drapeaux français qu'on qu a ces derniers temps, avec leur retraite, là, à 64 ans, <rire> de toute façon, la retraite, nous, on ne la connaîtra même pas. Donc, pff, ouais, non, moi, je préfère rester dans mon monde, faire euh, les soirées avec, euh, avec les amis, les artistes, en musique, tranquille. Voilà. voilà. Pourquoi, pourquoi se faire la guerre puisque le mieux, c'est de partager des bons moments en toute amitié. Et puis, euh, et puis euh, la musique, c'est quelque chose qui nous aide à passer des bons, des bons moments avec des gens euh, différents. C'est ça. J'en ai fait un titre dans le prochain album, d'ailleurs, euh, mais qui est plutôt dans, dans cet esprit-là de, de partager des bons moments. Elle s'appelle « Ça passe ou ça casse <rire> ». Mm -hmm. et, euh, et voilà. Si c'est des bons moments, ça, ça passe, en principe. Voilà. <rire> les mais... bons moments passent toujours plus vite, même, d'ailleurs, que, que les, les moments difficiles. Le refrain, tu vois, <rire> c'est... Euh... Attends, je rappelle, je me rappelle même plus. Euh, bon bref, je la retrouverai parce que j'ai tellement de textes maintenant, je te jure. Si l'humain n'avait pas de loi, est-ce que tout serait parfait Mais il y a ceux qui vivent avec le cœur et ceux qui profitent, quelque chose comme ça. Mm -hmm. enfin, bref, elle est basée sur euh, ceux qui veulent... Le vivent le bonheur et ceux qui font n'importe quoi truc basique en fait les textes au bout d'un moment ça devient super basique donc <rire> et, et c'est vrai que dans, dans le monde où euh, si on avait tous euh, la même façon de penser il n'y aurait pas de souci le problème c'est qu'on est obligé de mettre des lois parce qu'il y a toujours des gens qui, qui essaient de s'imposer de, euh, plus que les autres donc forcément si on ne protège pas les autres si on ne fait pas des lois eh ben, donc voilà le truc est là parce qu'il y a toujours des gens qui veulent plus que les autres Ah bah oui. alors qu'on pourrait très bien vivre il y, y a de quoi vivre dans, dans la terre pour tout le monde hein. Euh, donc on pourrait très bien vivre euh, voilà. Mais c est, c est, après c'est une utopie on peut dire aussi ça comme ça mmh. il y a ouais, des gens qui le pensent mais bon on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme je ça, rentre, ça fait. je ne rentre pas dans, <rire> le, dans les détails parce que déjà, mon entourage ils en ont ras le bol que je répète toujours <rire> la même chose donc euh, je vais laisser les auditeurs <rire> tranquilles avec ça d'ailleurs chers auditeurs je m'adresse à vous si vous voulez gagner des albums de Yavana. <rire> Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est Y-A-V-A-2-N-A sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. C'est moi. Donc, si vous voulez gagner des albums, en fait, on va passer donc, euh, des, titres, euh, de, des titres qui sont déjà sortis. Il faudra bien retenir le nom du titre et après, on vous invitera à appeler la radio. Et la première personne qui appelle et qu'on décroche, vous direz le nom du titre et l'album sera gagné. C'est bon pour toi, Albino. C'est très bon. D'ailleurs, on va on, on papote depuis pas mal de temps. On a parlé de plein de choses. Mais oui, c'est clair. Et tu sais que le groupe arrive bientôt, d'ailleurs. Ouais. Euh, et, et on va peut-être écouter un petit peu de musique, justement. Alors, écoutez bien le le nom du titre, hein, qui va passer. On commence par quoi Par euh, reste. Reste. Voilà. Donc le nouveau single. Le nouveau single. Voilà. Après, on vous invite donc à appeler le numéro de téléphone, Albino. C'est le le, le... <rire> 02 38 43 48 00 voilà on répète 02 le 38 43 euh, 38. <rire> <rire> 38 43 48 00 voilà voilà donc 02 38 43 48 00 voilà voilà vous appelez juste après la chanson pour gagner <rire> votre album et le premier <rire> non, on n'a pas passé la chanson qu'il y a déjà, y a des, déjà gens y a des gens qui, qui appellent. Alors, c'est pas tout de suite, il faut appeler après, attention. <rire> Allez, c'est parti, on Allez, envoie morceau. Parti. Wow, wow, wow. On a plus de 15 000 appels ouais, là, ça, a, son, ça sonne, ça sonne C'est vrai qu'on n'arrête pas Il y, y a déjà un gagnant mais on va, on va en prendre d'autres ah. Donc ce que je vais faire bah, Je vais te laisser un petit peu parler toute seule Est-ce que tu peux décrocher pour euh, qu'on discute avec la personne Oui mais il faut que je fasse une petite manipulation Donc c'est ce que je vais faire On fait, Allez. On fait ça Allez. Okay. <rire> Alors on est en direct hein. Albino est en train de décrocher a eu plusieurs appels, d'ailleurs je vous remercie, je pensais pas qu'on aurait autant d'appels pour gagner les albums, donc là, l'auditeur ou l'auditrice qui est en direct avec nous, on essaye de le raccorder pour pouvoir discuter, et voir qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante. Alors Albino, ça donne quoi Bon, alors euh, voilà, on a, on a des appels qui continuent d'arriver et on a une personne qu est au, qui est au téléphone. Ah, allô, allô <rire> Allô, allô Yomana oui, bonjour, c'est qui Salut, c'est Aurélie Enzo. Ah, bah tu vois que t'as gagné. Hey, je suis trop fan, on n'a pas arrêté, hein. je suis trop fan. Trop oui, bien. il paraît que t'as harcelé la, la radio apparemment. Ouais, ouais, trop bien, trop fan depuis tant qu'on te suit, euh, voilà, c'est super. Alors explique-nous un petit peu, tu tu nous suis de, enfin me suis depuis quand euh, Je crois qu'avec Enzo, on t'a rencontré en 2016, euh, lors d'un showcase à Auchan. Et depuis, eh ben, on n'arrête pas de te suivre. C'est top. On voit ton évolution, on voit les difficultés. Et, euh, bah, franchement, c'est top, quoi. C'est super top. Ok. Et Enzo est avec toi euh, Il est dans sa chambre. Il est parti en cup sur Fortnite. Ah. Mais il te fait de gros bisous en tout cas. Ok. Bon, bah, gros bisous en tout cas à vous et merci d'avoir appelé. Je vous envoie donc l'album. Euh, donc, c'est en version euh, MP3 virtuelle avec une dédicace spéciale pour. Euh, Vous, donc euh, enzo et aurélie c'est bien ça c'est ça ok super. Super. et puis bah ne t'arrête pas hein, continue Elania, et qui euh, et continue comme ça c'est super ce que tu fais vraiment merci beaucoup en tout cas merci à toi et euh, bah à bientôt sur une prochaine radio ou sur un concert ça marche à bientôt merci beaucoup à bientôt merci au beaucoup au revoir voilà donc euh, une gagnante mais avant il y avait Un autre gagnant. C'est ah. pour ça que ça... ça Donc, ça on a deux gagnants. et C'est qui Tu as un Donc, le gagnant, c'est Christophe. Christophe comment C'est Christophe Denaker qui est le, le guitariste du groupe Prisma. Voilà. D'accord. En plus, okay. un artiste. Tu le connais, bon. non Ou... Alors, euh, je j'ai pas envie de le décevoir. Peut-être. Peut-être pas. J'avoue <rire> que bon les noms... Euh... Ça, on, on est beaucoup dans le monde oui, de musical. Oui, il y en a beaucoup. Et puis, euh, bah, ça se trouve, tu le connais comme ça de, de vieux. En tout Christophe. cas, lui, voilà. lui te, te connaît, il écoute, il trouve eh l'émission très intéressante. D'ailleurs, c'est un des auditeurs les, les plus fidèles de l'émission. Et il a l'habitude aussi de nous rappeler assez souvent. Et il organise aussi... Euh, il a une association qui s'appelle... Euh, qui s'appelle... Euh, Cric... Euh, mince, je ne sais plus nom. Enfin, il organise le Cricfest. Voilà, le Cricensic. Voilà. D'accord. Et donc... Euh, Euh, il organise aussi le Creek Fest et ça sera très bientôt puisque c'est le 8 avril et ça se passe à Cléry-Saint-André dans la, la, la grande la salle Espace-Loire et il y aura donc euh, trois groupes, c'est pour ceux qui aiment le, le rock qui en voient hein, quand même, c'est euh, comme de la musique euh, rock and roll. Il y aura Heat Line, il y aura Prisma et il y aura le groupe Warm Up. Okay, D'ailleurs je, je regardais tout à l'heure Je suis tombé sur une, des photos Parce que régulièrement, vous savez sur, sur les réseaux sociaux On vous présente des photos euh, Parce que c'est l'anniversaire, ça faisait 9 ans On avait reçu ici euh, dans les studios euh, Le groupe WarMop justement Je sais qu'il a évolué un petit peu entre, entre temps Et ça sera justement l'occasion d'aller au Cricfest Le 8 avril, donc c'est un samedi à Cléry-Saint-André euh, Pour euh, voir euh, ces trois artistes Ces trois grands artistes Trois groupes, ils sont son, son nombreux sur scène. Donc Hitline, euh, Prisma et Warmup. Et euh, voilà pour, euh, pour le concert. Et donc, c'est aussi lui qui a gagné euh, euh, son album. OK. Bon, bah tu me donneras je son email les... et puis euh, je ferai voilà. le nécessaire. Merci <rire> en tout cas d'avoir appelé. On fait comme ça. Merci en tout cas. Et merci à toi, Christophe. Et puis, euh, de toute façon, on se retrouve aussi le, le 7. Parce que justement, il y a le 8 avril, <rire> il y a le Christmas. Et le 7 le soir, pendant qu'ils sont en train de préparer euh, la salle et tout ça, bah, il y aura un direct donc euh, par téléphone, on va faire ça par téléphone puisque ça va être un petit peu compliqué attendant, ils passeront euh, donc euh, beaucoup de temps euh, avec nous euh, pour euh, discuter justement de ce festival donc on espère que ce sera un festival qui va se développer de plus en plus puisque c'est la deuxième édition et euh, j'espère qu'il y en aura de plus en plus et, okay. et que ça fonctionnera super bien, voilà Ok, Mais... super. Voilà pour, pour le Creepfest. Euh, tiens, je peux, je peux aussi dire d'autres concerts. Parce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah, il y a aussi la Jarry. Le 1er avril, c'est la Jarry qui jouera à l'Aliage avec en première partie Alex de Voilà, Voilà, que tu connais. Hein, que oui, tout à fait. Donc, euh, ça sera euh, le samedi 1er avril à Olivet dans la grande salle, la nouvelle salle qui s'appelle l'Aliage et en première partie donc Alex Lebaille okay. donc j'ai encore d'autres dates tout à l'heure que, que je vais annoncer mais euh, je vais te donner la parole pour continuer à parler un petit peu de de, de ton projet hein, qui continue à évoluer tu Oui venue... alors le projet donc euh, là il y a donc REST qui vient de sortir vous, avez, vous venez de l'entendre et j'ai apporté une exclusivité parce que j'aime bien sur Radio Arc-en-Ciel rapporter les titres exclus comme vous êtes la première radio à m'avoir accueillie au départ de ma carrière et donc j'aimerais qu'on écoute le titre Connexion donc "Connexion" qui a été euh, créé avec Frédéric Gena qui est un super DJ français donc tu vois là j'ai pas bossé seul du tout mmh. <rire> et donc euh, Connexion ça sera le prochain clip, le prochain titre donc je vous laisse écouter et puis si tu veux on en reparle juste après L'impression de la communauté, l'impression de compte de fait, je t'ai toujours vu ton mi rêve, je suis toi-même, tu sais, quand tu souris, je le guéris Parfois tu me sais étouffer, je comprends pas ce qui nous arrive, l'amour c'est pas la 5G, toi le monde au bord de la page, dans tes yeux les bleus. C'était voilà. le titre « Connexion ».« Connexion », donc euh, un, un morceau euh, très, très dansant. <rire> ouais, on a essayé de... Je ne sais pas, on est parti dans, dans un truc. Il m'a présenté le, le titre. Il n'y avait aucune parole. C'était vraiment juste une, une ligne de piano, de, de notes. Voilà. Euh, il m'a dit « Inspire-toi, fais quelque chose. Et puis, si ça marche, ben, on validera le titre. » Et puis, euh, dans la soirée même, euh, voilà. j'ai écrit ce titre-là, « Connexion », parce que j'étais en plein problème euh, d'amour. Mmh, de connexion. <rire> voilà, de connexion. Et je me suis dit, mais attends, si l'amour, c'était un réseau genre euh, 5G, 4G, euh, qu'est-ce que ça donne, tu vois Et mmh. donc, du coup, j'ai commencé à avoir un visuel qui arrive dans ma tête de connexion, de, de trucs. Enfin bref, je ne vais pas vous le dire, parce que sinon, je vais vous révéler le clip en c'est ce n'est pas drôle. Mais euh, voilà, du coup, j'ai écrit le titre Connexion. Je lui ai envoyé le lendemain. On a mis un bon mois quand même à faire le mastering. Et puis voilà. Par contre, tu vois, euh, je sais pas si les auditeurs pensent comme moi, mais dans ce que j'ai entendu, il y a un problème de, de stéréo ou je sais pas. Enfin, euh, bref. Je crois que Je revois ça à la maison, mais <rire> c'était bizarre. C'est pas comme euh, je le connais, tu vois, le son. D'accord. <rire> bref, voilà. <rire> aparté. Ok, donc euh, voilà, peut-être la diffusion à la radio, peut-être le retour aussi qu'on qu peut avoir ici. Euh, donc on a découvert déjà deux morceaux hein, de, de, de ton travail on a écouté euh, tout à l'heure un morceau qui s'appelle Reste et à l'instant c'était Connexion il y en a encore plein à découvrir aussi euh, tout à l'heure j'avais parlé aussi de, de concerts et euh, il y en a un qui m'est revenu donc c'est justement demain donc euh, le samedi 18 mars à Loury dans la salle polyvalente, il y aura une grande soirée concert tous en scène organisée par l'école de musique de Trenou Louris euh, il y aura donc euh, à cette occasion il y aura en début de soirée euh, notre ami Stéphane Acoustique que nous allons recevoir euh, très bientôt, je recherche mes fiches Stéphane sera avec nous le 28 avril et euh, Stéphane était venu avec euh, Les Ailes au Nord et il a aussi ce projet solo qui s'appelle Stéphane Acoustique donc c'est une chanson à texte Et il y aura aussi d'autres euh, groupes. Alors Stéphane, lui, sera accompagné par euh, une talentueuse multi-instrumentiste, Clarissa Skopek, donc euh, clarinette, piano, saxophone, etc. Et il y aura euh, un groupe de rock qui s'appelle euh, « L'oreille cassée », il y aura un groupe de « Funk Soul » qui s'appelle « Groove Code », il y aura euh, un groupe de « Pop Soul » qui s'appelle euh, « Full Monkey », il y aura euh, de la chanson française avec euh, Gavroche « Gavroche Co ». Et il y aura, euh, en style métal, donc, un groupe qui s'appelle Cyclim. Donc, euh, voilà le rendez-vous si vous êtes intéressé. Ça se passe à Loury, dans la salle polyvalente. Et c'est demain, euh, 18, euh, samedi 18 mars euh, 2023. Donc, euh, vous pourrez voir Stéphane Acoustique, Laura cassée, Code, Full Monkey, euh, Gavrashenko et Cyclim. Voilà. Le message est passé, et puis j'avais promis à notre ami Stéphane d'en parler dans, dans l'émission, et c'est chose faite. Voilà. Donc Yavana, euh, après donc, euh, on a écouté deux titres, alors ce clip-là, ce, clip ce morceau-là, le clip n'est pas encore fait. Non. Donc tu as déjà des idées, euh, voilà. Est-ce qu'il y a déjà des, des, des images que tu as faites ou Non, ce n'est pas du fait. tout tourné, c'est prévu pour avril. Euh... Mais si tu veux, ce que j'ai en tête, c'est tellement euh, effets spéciaux qu'il va falloir que je redescende d'un étage dans ma tête et que on, je fasse quelque chose de plus simple parce qu'on n'est pas les studios Disney. Voilà. <rire> et, euh, et voilà, si on écoute bien les paroles, euh, on peut comprendre qu'on saute de monde en monde en fait, pour aller chercher la personne qu'on aime, pour trouver la connexion. Et euh, ça ne va pas être évident de, de le faire... Euh, en clip simple, on va dire. Donc, euh, je vais revoir un petit peu ma mon script, mais en tout cas, le clip sortira pour, euh, je pense, euh, l'été. Voilà, on va tourner ça au mois d'avril et et j'espère, en tout cas, le sortir pour cet été. Très bien. Euh Ensuite, tu voulais aborder peut-être un autre sujet, non bah, Tu que que veux qu'on écoute chansons... d'autres titres Ah Oui, tout à fait, oui, parce qu'on en a plusieurs. Donc euh, là, on a parlé de Connexion. Euh, quel autre morceau tu as envie de, de faire écouter Eh bien, donc avant « Reste euh, », il y, y a le titre « Tempo », il y a « Juste chanter » qui était sorti, il y a « La tête dans les étoiles » aussi, euh, « Posséder » éventuellement, euh, qui est un titre euh, qui parle d'épilepsie. Mmh. Tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, euh, euh, comment euh, est-ce que ça vient par d'abord les mots, est-ce que ça vient par des visuels, par la musique, euh, comment on t'écrit les titres Eh bien, ce titre-là, Possédé, il a été écrit en pleine crise d'épilepsie. Je me suis réveillée après la, la crise. Alors, le terme réveillé n'est pas, pas juste, mais bon, après la crise, en fait, je me suis rendu compte dans le PC qu'il y avait un nouveau titre. Il ne s'appelait pas Posséder à ce moment-là, mais euh, quand je l'ai écouté, je me suis dit « Mais c'est magnifique ce truc-là <rire> » Il y avait beaucoup de, de pianos qui avaient été composés et quelques paroles d'enregistrées. De, et je me suis dit « Non, il faut que je la continue. Celle-ci, c'est est trop beau. » <rire> Donc euh, voilà. <rire> Très bien. Tu veux qu'on écoute Posséder, justement Oui, éventuellement, ouais, si tu veux. Très bien. Ben, on va continuer donc avec le titre Posséder. Et c'est notre euh, invité, Yavana, qui est dans les studios d'Orature Arc-en-ciel. Et tu veux nous parler un petit peu de, de l'histoire de, de ce morceau Oui, tout à fait. Alors, donc possédé, ça parle d'épilepsie. Donc, je ne suis pas née épileptique, en fait. Euh, je suis devenue épileptique suite à un micro AVC en 2018. Donc, euh, ma vie a totalement changé à ce moment-là. Euh, je me suis retrouvée... Euh, Bah, en voiture, euh, en plein milieu de la route, avec je sais pas combien de gendarmes et je sais pas combien d'ambulanciers euh, qui essayaient de me, de me sortir de, de la voiture. Et euh, c'est un reset total. Hein. Tu T as l'impression d'avoir changé de monde. quoi On en parlait un peu tout à l'heure, mais, mais sincèrement, euh, j'avais l'impression d'être morte et euh, d'être revenue à la vie. Donc euh, voilà, euh, après plusieurs examens médicaux, on m'a dit « Mademoiselle, euh, bip, je ne dis pas mon nom de famille, Yavanna, euh, tu es épileptique ?»« Ah bon, mais c'est quoi être épileptique ?» Parce que moi, je me souvenais des épileptiques à l'école, tu vois, qu'on voyait euh, trembler là en plein milieu de la classe, ça faisait peur à tout le monde. Je me suis dit « Ah bon, moi je suis ça maintenant ?» Et euh, bah en fait, on m'a expliqué donc ce que c'était. Après maintes et maintes crises... Euh, J'ai compris également que bah c'était comment dire c'est c'est pas évident à expliquer hein. mais euh, c'est une maladie invisible où euh, en fait tu te sens normal et puis d'un coup ton cerveau il, il grille et et tout le monde te voit comme euh, comme quelqu'un qui est possédé comme quelqu'un qui fait peur en fait l'épilepsie je je m'en rendais pas compte mais ça fait énormément peur. Au travail, ça fait peur aux mmh. collègues. Ça bah, fait les peur. gens ne comprennent pas forcément. Hein. Voilà, c'est quelque chose de vraiment pas très connu. Euh, et et c'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait mettre plus en avant. Parce que ce n'est pas, pas grave en soi. Il y a des, on est traité pour ça. Il euh, ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est super mal vécu, surtout de la part de, des entourages. Donc... Euh, Voilà, J'ai écrit le, le titre Possédé en pleine crise d'épilepsie. Et puis suite à ça, Épilepsie France euh, Loiret, donc, euh, qui est euh, dirigée par Philippe Moreau, euh, m'a contactée pour être euh, la, pa la, la parraine. <rire> la, marraine, la marraine, voilà. Ouais. <rire> la marraine ouais. d'Épilepsie France euh, dans la section Loiret. Et du coup, euh, grâce à eux, j'en ai appris beaucoup plus sur cette nouvelle maladie. Et euh, bah, on aide. Euh, Voilà, petit à petit, au sein du Loiret, les, les épileptiques, et puis pas que, hein, les entourages, etc., bah pour, pour euh, démocratiser un petit peu cette, cette maladie euh, et, et que, que ça arrête de, de faire peur. Hein, parce que... <rire> non, mais c'est vrai que les épileptiques, au Moyen-Âge, c'est ceux qui étaient... Euh, On disait les sorciers, les, les fous, enfin voilà, il y a eu tout un oui, tas a, de, de il a, mots. Hein. Il y a beaucoup de maladies euh, mentales qu'on disait, à l'époque on disait, euh, disait fous, on mettait tout dans le même truc, alors qu'en vérité il y a plein de choses différentes. Hein. Il y a des gens qui ont simplement des problèmes d'humeur, d'autres ils ont des épilepsies, comme tu dis, il y a plein de choses différentes hein, qui sont traitées par, de, par la psychiatrie et la psychanalyse etc. Et, et, et, et euh, puis non mais l'épilepsie et... surtout elle est différente pour chacun, ah oui, tout chacun à fait, de ouais. nous <rire> euh, on a eu une histoire comme ça, Epilepsie France où la neurologue racontait plusieurs cas d'épilepsie où il y en a un, un monsieur dans le métro il a commencé à se mettre tout nu et mmh. euh, tout le monde le prenait pour un pas un pédophile mais comment on les appelle les tu sais ceux qui se montrent exhibitionnistes voilà exhibitionnistes voilà. Exhibitionniste, <rire> voilà tout le monde oui le forcément des euh, comportements un peu alors pas du tout il était en pleine crise d'épilepsie euh, le pauvre et moi c'est pareil j'ai j'ai des gros gros problèmes quand ça fait une crise d'épilepsie euh, bah on, je suis là hein, je, je je peux parler etc mais c'est plus la même personne quoi d'accord donc euh, c'est c'est compliqué parce que quelqu'un d'extérieur, il va pas forcément comprendre. C'est des fois je... mon cerveau est gris, je suis par terre en train de convulser, ça c'est très rare. La plupart du temps, c'est un changement total de comportement. Ça mmh. peut ressembler à la schizophrénie mais ça n'est pas donc euh, c'est très très compliqué à gérer ouais, et puis... ça, ça j'imagine qu'effectivement euh, toutes les maladies comme ça ne sont, sont pas faciles à diagnostiquer et puis en plus après le traitement n'est pas le même puisque comme tu dis le, le même nom euh, sur deux personnes c'est euh, complètement différent ça se révèle d'une manière différente ça dépend de la partie euh, qui est abîmée ou... bah, on oui, a, a cerveau chose, gauche, on voilà. a cerveau droit moi je sais que l'épilepsie elle est centrée sur tout ce qui est langage et, et puis euh, mémoire Donc ça veut dire quand je fais une crise d'épilepsie, je perds la mémoire, euh, je perds énormément de data. C'est comme mmh. un disque dur, tu ah vois bah qui tout à fait qui bug. Hein, ça, hein. ça marche de la même manière. J'ai dû réapprendre à, à parler, enfin pas totalement, mais j'ai oublié beaucoup beaucoup de mots du langage. Même encore maintenant, tu vois le mot exhibitionniste, il faisait plus partie de mon langage. Mais j'ai dû réapprendre plein de choses. J'ai dû réapprendre une partie de mon métier. J'ai dû réapprendre, euh, euh, voilà. Et puis j'ai perdu deux à trois ans de mémoire donc euh, ça c'est compliqué parce que je vis avec des, plein de trous noirs dans la tête et je sais pas ce qui s'est passé j'ai besoin que certaines personnes des fois me rappellent exactement ce qui s'est passé ou, enfin c'est voilà, vraiment différent pour chacun d'entre nous parce que c'est les neurones qui sont plus d'accord les uns entre les autres et puis Ça crée un... C'est <rire> un court-circuit un peu. Court-circuit, c'est ça. Parce qu'effectivement, dans, dans le cerveau, euh, les signaux sont transmis. C'est des signaux électriques, hein, il faut savoir. Il y a de la chimie, il y a aussi de l'électricité. Et euh, des fois, justement, tu perds un peu le contrôle parce que finalement, il y a un, comme un court-circuit qui se passe dans ton cerveau. Et puis euh, ça. Et après, ça revient. Et puis après, tu, tu reviens à peu près normal. Quoi. Et le pire, c'est que tu, nous, on est... Fin... On est conscient à l'intérieur, on, on voit ce qui se passe. On n'a plus le contrôle. Et ça, c'est très compliqué. Très compliqué. Voilà. J'imagine. Voilà, tu veux qu'on écoute encore un ben morceau On se met une petite, une petite liste de, de morceaux, euh, histoire hum. de faire une, une petite pause. Et puis, euh, c'est pareil, hein, donc on, euh, on vous invite à, à nous téléphoner. Retenez bien les noms des titres qui vont passer. Euh, vous pouvez nous téléphoner après pour gagner des albums. Donc au 02 38 43 48 00 pour gagner des albums de Yavanna. Et donc, on va diffuser quoi, euh, Albino On diffuse Tempo Oui, Tempo est calé, hein, comme, tu, comme tu veux. Tempo, qu'est-ce qu a Jusqu'à que maintenant, on a, on a diffusé Reste, Connexion, euh, connexion euh, euh, Possédé, à l'instant. Oui, donc euh, on peut mettre tempo, tempo, la tête dans les étoiles Tempo, la tête dans les étoiles. Ouais. Est-ce que tu as l'album Étoile contraire euh, devant les yeux Oui, euh, ça, à la limite, on peut, on peut le caler après. Ok. Donc on commence déjà avec Tempo, Étoile contraire. Oh, euh, non, Tempo et la tête dans les étoiles. La tête dans... <rire> le tempo, la tête dans les étoiles. Voilà, puis Très vous bien. nous appelez juste après, donc euh, au 02 38 43 48 00, pour gagner des albums. A tout de suite. Je cherche une place dans ce monde, j'écris, je cherche qui je suis, suis-je trop sensible pour être ici? Ou alors juste peut-être que le maître m'a matérié Tchik-tac, pour me démarquer de ces différents Accord, ma musique semble en désaccord, j'ai pas trouvé le manuel. Expliquez-moi comment on s'accorde, j'ai pris directions, chois mon orientation, dis faut que tu fasses attention, trop grandes sont tes ambitions, mais sur la même longueur d'onde je vois tout ce que j'aime avancera vite vers d'autres mondes j'ai pris le large j'ai capté trouve pas les trois les trois quarts sont en désaccord ma musique semble en désaccord je suis pas dans le même tempo non je suis pas dans le même tempo moi j'ai pris une direction choisi mon orientation dit, faut que tu force tu fais à ton chum trop grandes sont tes ambitions mais le jour je the pas Verdige, jag me crâne sur le une petite pause musicale et on revient dans les studios de Radio arc en ciel avec notre invité aujourd'hui c'est l'émission numéro 544 et nous recevons donc Ivana et yeah. <rire> Yavana euh, et nous euh, avons écouté euh, les morceaux euh, tous les morceaux enchaînés euh, depuis le début hein. donc on les a rediffusés à nouveau parce qu'on avait un petit souci d'écho ou je sais pas trop quoi exactement donc maintenant tout fonctionne bien on a pu réécouter euh, donc euh, tous les morceaux et euh, Alors je suis en train de rechercher les morceaux justement Donc on a écouté Reste à l'instant Et on a écouté aussi euh, Connexion, Possédé, Tempo Et, euh, et puis en reste Il en manque une la tête dans les étoiles voilà. c'est pour, ce, pour celui qui devait gagner les albums <rire> voilà la tête dans les étoiles ah bah oui bah je l'avais mis euh, à jour mais je pas encore euh, publié très bien donc il euh, y a déjà deux personnes qui ont gagné les albums tout à l'heure euh, deux albums ont été gagnés donc euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... alors c'est quoi le sujet il faut donner un titre bah voilà un donc il y a, a, a... eu cinq titres qui, sont, qui ont été diffusés euh, si vous souhaitez gagner un album vous appelez le 0238 4348 00, c'est gratuit et comme ça vous pouvez gagner un album de Yavanna, c'est moi. <rire> très voilà. bien, et euh, entre temps on a reçu aussi deux autres personnes qui sont ici dans les studios de Radio arc en Ciel alors on va essayer de régler les micros au fur et à mesure. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bah, ça passe très bien, impeccable du premier coup. Oui, nickel. <rire> très bien, donc euh, Yavanna tu vas nous le présenter Oui ce sont tes invités <rire> et nos invités oui. alors donc euh, ce soir on, re on reçoit une partie des membres de Unity Crew donc il y a Arthur vas-y Arthur je te laisse te Sun présenter Sunman <rire> c'est ça voilà, ton Blaze, c'est Sunman Sun et Théo le thé le thé Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des micros quand même. Yes. <rire> ouais, on va on va monter un petit peu sinon. <rire> ouais. Donc il y a qui est un groupe de rap que j'ai rencontré à Jarjo donc euh, sur une sur une scène où on était, euh, j'aime pas dire le mot, mais on était concurrents hein, ouais, de base. Sur un tremplin. Ouais. Voilà, sur un tremplin musical. Ils ont gagné. Enfin, en tout cas le, notre notre partie puisqu'après ils ont été en finale. Et euh, je ne sais plus qui a gagné la finale, mais euh, en tout cas, ce n'était pas nous. <rire> voilà, donc désolé pour euh, les finalistes, c'était génial hein, en tout cas, mais euh, bon, on s'est rencontrés à, à cet endroit-là. Et, et puis depuis, bah, je de ne les lâche pas. C'était il y a combien de temps L'été dernier. L'été dernier. Fin d'été dernier. Euh... Ouais. Très bien. Avec voilà. Arthur, on s'était rencontrés aussi une fois à un oui. concert de, de notre ami Sadou. Sadia. Oui, c'était Sadhu seulement. Ouais. Sadou seulement ouais. Ouais. Et euh, c'était où C'était à... Je euh... ne sait plus comment ça s'appelle. <rire> si ouais, si j'ai un trou. <rire> ouais. attention. La payotte. La payotte, voilà, je cherchais la guinguette. La, la paillote. Euh, et donc, euh, on avait été voir euh, Sadia. Et c'était à cette occasion mmh. qu'on s'était rencontrés. Ben, ça tombe bien, parce que le monde est petit. Bah, ce soir, tu es dans les studios de radio arc en émission dans l'émission mmh. euh, Et alors, vous allez nous présenter un petit peu le Unity. Crew. Unity crew, oui. Voilà. C'est ça. <rire> Alors c'est l'équipe C'est l'équipe. <rire> Unity crew, L'unité euh, ensemble. D'accord. On aura on... on croise beaucoup de gens et l'unité fait la force. Alors c'est ensemble qu'on qu a créé cette chose, euh, ce groupe. On est cinq au total. Il y en a un qui est sur Arras en ce moment. Peut-être qui nous écoute. Un autre qui doit être en train de bosser. Il y a un autre qui fête l'anniversaire de son frère au resto et qui va nous rejoindre sûrement d'ici peut-être une trentaine de minutes, je pense. D'accord, très bien. Et, et alors vous, alors c'est quoi le, le but de cette équipe au fait du rap, c'est ça Ouais, bah dans, en, dans dans un premier temps, on s'est rencontré entre amis effectivement pour faire du rap, du hip hop, même des fois un peu du reggae. On, on mmh. a beaucoup tourné sur. Euh, des open mic, des jams, des choses comme ça et puis euh, ensuite on, on a décidé de faire un groupe ensemble et euh, de fil en aiguille, euh, le groupe évoluant on, on a aussi créé euh, une association donc, qui, qui fait des, des choses autour de la musique et, et des, des, des actions culturelles, musicales qui peuvent avoir lieu dans, dans le département Ils sont fatigués, hein, désolé, mais ils n'arrêtent ouais, pas de faire va des défis. On est toute la semaine moment. déjà, du coup, euh, ouais. <rire> ça va être un petit peu difficile, mais on est là. On va relever les défis. Très bien, parce que le, le but, justement, c'est que tu les invites, parce que tu leur lances un défi. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tous les week-ends, enfin non, pas tous les week-ends, mais on se voit souvent. souvent. Régulièrement. Régulièrement, et euh, ils font leur petit freestyle et tout ça, et moi, j'arrive jamais à, à poser euh, quoi que ce soit sur des freestyles, parce que je ne suis pas douée pour ça. Donc je me suis dit, bah attends, quand je vais faire une radio, je vais les faire venir dans mon émission et ils vont poser sur mes instrus ça va pas être pareil, tu vois. <rire> voilà, donc c'est un petit défi entre nous, mais c'est surtout aussi pour les présenter parce que j'aime beaucoup l'association, le, voilà, le message, les partages, leurs projets, voilà, je trouve ça vraiment génial. Ils ne jurent pas que par eux-mêmes, c'est vraiment une équipe, c'est du cœur avant tout et Moi, c'est ça que j'aime dans la musique. Donc, bienvenue, les gars. Merci. Tout à l'heure, on parlait justement de Sadou, un ami qu'on a en commun, et il était en concert hier avec Yacine, donc le groupe Sadia. Voilà, tout à fait au petit bocal, du coup. Donc, ça s'est bien passé. Vous avez. une ambiance très familiale. On a fait chanter le public avec Sadia. C'était. On a chanté avec Sadia. On a joué avec Sadia un peu. Tout le monde a chanté. Tout le monde a donné de l'énergie. C'était très très cool comme petit concert moi j'aime bien justement leurs concerts, c'est qu'ils sont vraiment en osmose avec le public ah oui, il y a oui. un dialogue ils, ils racontent des histoires ils, ils, voilà, ils font, font c'est vraiment il n'y a pas que des chansons c'est pas que de la, la musique euh, à la suite c'est euh, des dialogues des paroles ils s'adressent au public donc euh, voilà c'est des gens qu'on qu apprécie depuis longtemps déjà oui. dans l'émission Mavrica et puis on continuera de les suivre et c'est vrai que dernièrement je n'avais pas de nouvelles donc euh, bonne nouvelle ils étaient hier en concert et si ça s'est bien passé ben super mm. Très bien. Euh, alors, euh, le défi, c'est comment Alors, alors le lancer défi lancer sur un de tes morceaux, c'est ça Voilà, le défi, c'est que j'ai rapporté le, donc, mes titres un peu rap, hein, parce que moi, le, dire que je fais du rap, <rire> on est loin quand même. Donc, j'ai rapporté le titre « Virtuellement réel » et « Ma lune vous contente » qu'on retrouve dans l'album « Retour à l'essentiel ». Et donc, le but, c'est que je commence, voilà, je vous donne le thème, et puis, bah, si vous avez envie, bien sûr, vous continuez euh, en faisant un petit freestyle euh, comme, le, comme le samedi soir quoi. ok Ça va. Ok, mm -hmm. défi en direct, il y a pas de filet, c'est vraiment ça a pas été répété. Ni quoi non, que ce soit. non, c'est pas vraiment... répété. Je sais même pas si je vais me souvenir de mes propres <rire> paroles, mais c'est pas grave. On va, on va essayer. Tu <rire> caches pas que nous on est euh, pareil, sans du boulot. Voilà. On est, on est tous les trois fatigués. C'est le vendredi soir, en même temps c'est le début ça. du week-end, mais voilà. c'est aussi la fin d'une semaine de boulot hein, souvent. Il y a deux jours moi j'étais aussi en ouais. concert avec avec vous quand même. On était là aussi. Voilà, on a bien tout donné. Avec Slam aussi parce que c'est ouais. avec lui que euh, tu étais sur scène et puis comment s'appelait le, le petit jeune qui était au début enfin, le petit jeune le jeune papa tu vois son ablac euh, artiste je ne sais plus euh, comment ça désolé pour, euh, pour ça mais on, on, <rire> on met ça sur toi. les réseaux sociaux <rire> on pense à toi <rire> très bien donc euh, qu'est ce que je fais j'envoie je, je, le, le morceau ouais, ou alors, que... le, le principe de virtuellement réel ouais il c'est, euh, y en a marre de, de cette société de technologie. C'est de faire des <rire> jeux de mots entre virtuel et réel. Voilà. Mmh, D'accord. Il y a même des sujets et tout ça. C'est compliqué là. Tu leur laisses ah, même bah, pas. Oh, mais on aime ça, la musique à thème. <rire> voilà. C est, c est, on, on teste, hein, tu sais. On, on aime Africa. On teste. Ça passe ou ça casse. Mais en général, ça passe très bien avec eux T'inquiète pas. J'ai confiance <rire> en ce qu'ils font. Donc, euh, donc, pas de souci là-dessus donc euh, je, je fais un premier 8 puis je fais le refrain si vous voulez puis euh, après on se regarde euh, vous reprenez la main quand vous voulez comme vous le sentez euh... on se met en mouille de maison allez. allez, là on est à la maison là. Let's go. allez, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel allez, virtuellement réel virtuellement réel oh. une instru Maes Maès m'a repris d'ailleurs mm. Mais je l'avais sortie bien avant, bien bien bien avant. <rire> Vous êtes chaud ou quoi ah, Je la connais bien ce sens là. C'est pour ça que je commence comme ça. <rire> Donc là, je commence. Mais qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression d'être dans les Sims, endormi par la matrice. Je me réveille en plein séisme. Quoi Je vis en plein délire comme une rupture d'un évier. Je dois faire face à l'élitisme. Oh, je cherche encore la sortie. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on n'est plus maître de nos vies sous l'emprise de leurs ambitions rétréci Alors dis-moi ce que je dois faire pour sortir de la partie. Oh, Faire, sortir de la partie, désolé mon frère, moi aussi j'étais parti Tant pis manga on est dans le réel Tu sais qu'on ne se cache pas derrière le virtuel Tu sais que si toi même tu sais tu es Alors tu le fais tu es belle Regarde donc comment on freestyle c'est de l'improvisation Parfois pas toujours de la frappe Il faut aussi remonter un peu de l'almeçon J'ai pas appris à viser Je me sens obligé de rafaler Face à cette triste réalité, je préfère m'enterrer dans la sinusoïde Essayer de m'extraire, de sortir de cette terre Essayer de sortir du réel, mais tout ça semble bien virtuel Hey Semble bien virtuel. Virtuellement réel Est-ce que le réellement autant que cette vie qui devient virtuelle est Mais réveillez-moi, le monde devient fou. Tout autour de moi, je vois des Pokémon partout. La liste est longue, je suis bien placé pour en parler. La technologie remplace peu qu'il reste humain Dans ce monde étrange où chacun cherche sa vérité, je n'ai rencontré que des robots qui cherchent à t'aider. Qu On ne veut pas vivre derrière nos smartphones. Tu sais qu'on a autre chose à vivre et plein beaucoup d'aliénation. Tu sais qu'il faut donner, mais pas derrière ton téléphone. Tu sais qu'il faut donner jusqu'à ce que tu t'envoles. Regardez donc ce qu'on peut faire dans cet univers, dans cet univers. Je dis stop, stop aux conneries, pour reprendre goût à nos vies. Je dis stop, stop, stop, stop, stop Stop aux stop. Stop. Stop stop stop conneries. À la technologie, hey. j'aimerais un peu de magie. J'aimerais pouvoir mettre des paillettes dans ma vie. J'aimerais pouvoir sortir Kevin, tout ceci, cette violence et tous les soucis J'aimerais que cette réalité puisse m'enchanter J'aimerais pouvoir le matin me lever, me réveiller avec le sourire, les rayons du soleil Un petit peu voir la vie et toutes ses merveilles Mais ça déconne, la société est en bug C'est comme tout ordinateur, t'es perdu, on n'a plus le compteur Et c'est comme ça qu'on vit nos sombres heures Hey, c'est réel virtuel hey, hey. unity crew yabana eh hey. c'est ça c'est ça Virtu virtuel mon réel virtuel stop stop stop la machine de rire réel stop to connerie Bravo en direct live dans les de le Radio Arc-en-Ciel, un freestyle euh, organisé entre Unity Crew et Yavana, notre invité de cette émission numéro 544. Voilà, euh, c'est vrai que au niveau rap dans l'émission d'Andréa, c'est assez rare. qu'on on est des, des gens comme ça qui, qui prennent le risque de de venir faire leur musique en direct. Et puis euh, c'était totalement improvisé, euh, pas Oui, oui, oui. J'en ai pas, pas fouillé parce... mes mots tellement je suis pas dedans encore. Ça va venir comme ça. Déjà quand fait réunir. de la radio de, depuis des années comme ça, on a des fois du mal à trouver des mots et vous vous avez arrivez à trouver des mots comme ça, avec un thème, sur un tempo, et donc il ne faut pas se louper quoi, parce qu'il faut ouais. vraiment que, que les phrases fassent le bon nombre de pieds, euh, euh, que, que, que ça veuille dire quelque chose ouais, C'est ça limite. qui m'impressionne chez eux, <rire> voilà, tu vois. c'est en fait, pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de euh, petits défis organisés, vu qu'en fait c'est totalement improvisé, tu nous as mis au courant en cause. Aujourd'hui Même pas. <rire> pas, pas. J'aurais y... dit, les gars, apportez que deux titres parce que moi, je vous mets deux titres en défi. Genre quoi, il y a tout à l'heure Du coup, non, nous, on, est, on, vient, on vient un peu <rire> les mains dans les poches, là, pour le coup. Ouais, mais après, voilà, comme on disait au début, on vient de l'open mic, des jams et, et d'une envie de musique. Du coup, dans, dans la culture hip-hop, c'est quand même quelque chose de, de très régulier, très encouragé. C'est à la fois une façon de travailler et euh, une façon de se produire, en fait. Mm. L'improvisation, c'est quelque chose qui permet d'écrire des chansons, euh, qu'on apprendra pour Luther Parker, mais aussi de... De, de faire des émissions de radio sympas. Mmh. Ah oui. C'est tout un art. C'est vrai qu'en plus, euh, comme tu disais, l'improvisation, euh, souvent c'est improvisé, mais il y a des choses qui, qui sont retenues. Parce qu'il y a des choses, bon, des fois on dit, ouais, on l'a fait, voilà, ouais. on a tenu le truc, mais, et des fois on dit, oh là, il y a quelque chose, on tient quelque chose de bien, et là vous le reprenez, et puis après ça peut devenir un titre euh, ou un morceau que vous allez enregistrer et que vous allez ressortir assez régulièrement, non C'est comme ça que ça se passe. Pas, ouais. bah, ça dépend, parce que j'avoue que moi qui fais <rire> beaucoup d'impro, même plus d'impro que de texte, j'oublie euh, les peut-être 90% de ce que je viens d'improviser ça s'ancre pas ouais il faut que je m'achète un dictaphone <rire> après il faut enregistrer en c'est ça que j'ai un dictaphone Depuis 2016, je sais pas, quoi, je crois que j'en ai plus de 2300 des enregistrements. Un en en truc à, à cassette hein. Non, un truc sur le téléphone, <rire> Ah une oui, application. Non, mais... Ah d'accord, tout est sur le téléphone. Et après, vous parlez de que vous êtes un peu dans le virtuel, que vous avez autre chose à faire que... Mais, mais, mais, mais aujourd'hui, c'est quand même les outils euh, qu'on utilise dans, dans le virtuel. Écoute bien la est, chanson, tu verras On est, est prisonnier. Ouais. Ouais. On, on est prisonniers. On hein. peut débattre très longtemps de tout ça. Hein. On n'a pas tellement le choix non plus aujourd'hui. Ça, le... ça, on a évolué avec le monde moderne avec les générations qui suivent et qui adoptent le Moi, je le veux décéder, mais il n'y a de plus de lecteur CD. Je veux des cassettes, mais il n'y a plus de lecteur cassette. Qu'est-ce que tu fais avec ça Des vinyles, des vinyles. <rire> ça me rappelle une histoire mais je la raconterai pas longtemps. <rire> tu veux nous parler de tes cassettes porno ou quoi non, non non pas du tout ça Ça aucun rapport ça, ça, ça, ça a aucun rapport, ça, ça, aucun <rire> rapport. Euh, mais, mais, attention pardon. il n'y encore pas 9h encore <rire> ah oui il faut faire attention à ce qu'on dit il y a Gaïdan encore. qui devrait pas tarder du coup je pense qu'il aimerait aussi participer. on écoute une chanson de vous ou quoi Allez, les très bien. Donc euh, il faudrait me le dire parce que moi j'ai rien calé moi. Bah, moi pour ça, pour non, je... non mais ce qu'on justement... va faire, il y a une chanson de Yavana qui est calée. Ah oui. Juste oui. chanter. Ah alors, oui. Limite, juste on, chanter. On l'écoute celle-là. Ouais. Et puis euh, pendant le temps-là, on décide pour caler un autre morceau. Exactement. On fait comme ça alors. Ça marche. C'est parti. Moi je voulais juste chanter. Juste chanter. Je me suis réveillée, des notes portées de mes pensées. Alors bah j'ai pris mon clavier et mes mains se sont mises à jouer. Finis les jeux vidéo, je prends quelques feuilles et un stylo. Premier texte, premier compo. Et je me suis mise à viser haut. Fini les en faire un album, c'est du boulot. Mixer studio, vidéo. Moi ce que je veux faire, c'est des concerts. Mais ça c'était dans ma tête. Écrire, trouver Au début, je savais retourner dans mon studio, j'avais pas pensé. Moi, je voulais Je chantais, je chantais. Moi, je voulais juste chanter, juste chanter. Je chantais. Je chantais, je chantais. Moi, je Sans contact et un paquet de fric Tes rêves sont antipathiques Après tout ça j'ai compris Que j'aurais dû rester dans mon lit Heureusement y'a le public Toi qui me suis je te remercie Combien d'erreurs, combien de folies Mille et une heures, plus d'une mille et une nuit J'en ai rêvé Mais là pas du gars m'en a éloigné suis pas une boîte à billes Mes chansons je maquille j'ai rien de particulier moi je voulais juste chanter je, chantais. je chantais. De chanter, interprété par euh, notre invitée de cette émission, euh, Yavana, qui est là dans les studios avec euh, l'équipe Unity Crew. Voilà. Ouais, donc, euh, pour, pour expliquer un petit peu le, le titre juste euh, chanté, euh, c'est vrai que, je ne sais pas si ça vous le fait à vous les gars, mais quand on fait un concert ou quoi, les gens ils viennent nous dire après euh, alors, euh, c'est quoi ton projet Est-ce que tu veux être signé en label euh, Est-ce que tu veux faire euh, ça, ça, ça, ça, ça Enfin bref, moi je leur explique bah non je veux juste chanter en fait <rire> c'est <Donc, rire> ouais, pas évident de, de répondre à des questions comme ça parce que mmh. finalement c'est le côté artistique qui vous intéresse pas forcément toutes les démarches administratives tous ces trucs euh, qui, qui, qui vont autour hein, mais mmh. souvent euh, c'est délégué à d'autres personnes je suis pas sûr que ça intéresse grand grand monde les démarches administratives ah ouais. bah ouais mais, mmh. mais, mais bon, voilà il faut savoir ça fait partie aussi de la, la vie de, des artistes c'est qu'aujourd'hui bah... si on veut faire des concerts il faut contacter des, des gens qui organisent des concerts ah ouais, euh, si du, on veut enregistrer Que... donc il y, y, y a tout ce travail là à côté qui n'est pas du tout en euh, rapport direct avec, euh, avec l'art que vous faites ouais. ah oui, oui c'est sûr y a, ben déjà rien qu'avec les instruments il y a une logistique euh, importante il y a la technique qui rentre en jeu euh, y a... et puis euh, <rire> quand tu quand tu commences à faire des, des titres en tout cas le premier tu te dis Oh, ça c'est un ça c'est un son de fou ça ça va aller en radio ça va je vais je vais tout casser avec euh, ce titre là enfin c'est vrai quand on commence on on se dit euh, ah je veux aller loin mais en fait euh, faut faut bien différencier est-ce que on veut gagner de l'argent ou est-ce qu'on veut faire de la musique voilà je pense que c'est pas la même c'est pas la même chose voilà faut faut bien savoir dès le départ qu'est-ce qu'on veut faire <rire> et Ben moi, en fait, j'ai toujours voulu chanter, quoi. Juste chanter. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit ce titre-là. Euh, parce que, ok, bon, euh, c'est bien les maisons de disques, c'est bien le business, c'est bien l'argent, euh, pour certains, mais ben, moi, j'en veux pas. Voilà. Toi, tu tu es à côté, comme tu disais, tu, tu marches souvent par des échanges, donc tu, tu proposes ces, tes services pour certaines choses, et en échange, tu demandes à d'autres personnes de, de t'aider à, à réaliser tes projets. C'est ça, je ça. préfère être dans l'échange, dans le partage comme un petit peu l'esprit Unity Crew et c'est ça qui nous a rapprochés surtout je pense mmh. c'est sûr, très bien donc, euh, et en plus tu parles de ça et tu nous dis aussi que tu t'occupes, tu euh, travailles dans une banque donc euh, tu as <rire> en, peut-être envie justement de décompresser, de changer complètement euh, par ouais, moi c'est ce ce ça fais... peut-être le problème c'est que l'argent j'en vois passer passer, passer donc, euh... on, on travaille pour détourner quelques petits trucs mais pour le moment on n'a pas abouti Euh, au niveau de la banque. Ouais, je sais pas où ouais, il parle. Non, là. non non, mais tu seras mise au courant. Non. non non, non, tu sais moi à la base je voulais je voulais travailler dans la banque parce que j'étais anonyme et que je voulais je voulais tout casser hein, je voulais le système et tout puis tu te rends compte que rien du tout. Euh, mais en fait ah, mon métier aussi, me ouais, plaît ouais. énormément et c'est très intéressant finalement de pas de conseiller les gens sur euh, entre ce qui existe et ce qui n'existe pas et puis trouver un juste milieu, puis faire ses ventes, tout simplement. <rire> non, c'est pas vrai. Hein. Enfin, un petit peu, mais... Enfin bref, on n'est pas là pour parler de, de, de mon métier. <rire> ouais. mais, mais ma passion, en tout cas, n'a rien à voir. C'est presque complètement le contraire de de mon métier. Oui, je pense que c'est justement voilà. pour ça. Ça fait partie de tes loisirs et tu ne voudrais pas que ça devienne un travail qu'on euh, ah t'oblige qu qu à le faire. C'est ça. Parce qu'après, il faut savoir aussi que les, les professionnels, les, les musiciens, au début, c'est une passion, euh, mais à la fin, ça peut, ça peut devenir euh, le risque. C'est justement... Euh, qu'au bout d'un moment on ne suive pas c'est à dire que l'artiste eh il est sollicité à droite, à gauche il doit produire un album à tel moment et puis euh, l'inspiration ça ne se commande pas et puis euh, il y a des fois on est plus en forme sur des spectacles, moins en forme etc donc c'est vrai qu'après ça devient aussi une contrainte et quand ça devient trop contraignant bah après des fois c'est <rire> c'est la passion qui, qui s'en va c'est mmh. enfin, mmh. ce qui m'est arrivé un peu en 2017, 2018 euh, ça devenait trop Trop, beaucoup trop. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Tranquille, qui parle de ça. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je voulais juste chanter. Voilà. Et j'ai écrit le titre à ce moment-là aussi juste chanter parce que, bah, je, je c'était vraiment. Faut faire attention. Voilà, faut faire attention. Euh... Quand on quand on va un petit peu j'ai pas envie de le détailler mais il faut faire attention quand on est trop trop vu aussi sans sans donner trop de détails il faut rester bien lucide de la, de la pression qui qui peut venir de de toute cette exposition mmh. et plus on multiplie euh, sa présence publique même avec des concerts ou du théâtre plus euh, on va être exposé à cette pression là c'est faut rester lucide vis-à-vis -vis de ça et de soi-même parce que sinon c'est vrai qu'on peut se perdre quoi Ouais. Des, des fois il y a aussi des artistes qui, qui disent à la télévision ou sur des magazines ils disent voilà moi j'en ai marre d'être reconnu partout dans la rue tout ça bon, parce qu'il y a le, le, la rançon du succès hein, forcément, donc ils sont reconnus ils sont arrêtés dans la rue, on veut des selfies au bout d'un moment c'est quelque chose de alors on se dit ouais mais au même temps ils l'ont cherché ils ont voulu devenir comme ça etc ouais mais on peut comprendre qu'effectivement au bout de au début on est content qu'on est reconnu dans la rue voilà et je bien pense bien. que les gens qui viennent vous voir mais au bout d'un moment quand, quand votre vie n'est faite que de ça, vous Vous ne pouvez plus avoir de temps de libre. Vous pouvez pas euh, aller euh, chercher une baguette. Vous pouvez pas faire une chose, des choses simples de la vie. Simplement, bah, après, on comprend que ça peut devenir euh, contraignant, quoi. Voilà. Mmh. Mmh. Moi, je veux juste, euh, juste la liberté. <rire> ouais. Non, mais un art qui permet de la liberté, mmh. euh, la musique, euh, la vidéo et tout ça, c'est c'est tellement créatif que c'est de la liberté à plein temps. Si tu mets de l'argent là-dedans forcément, euh, si tu mets de la vente et des consommateurs, tu n'es plus libre. Donc, euh, en mm -hmm. tout cas, à mon avis, à mon avis Il y, y, y a beaucoup d'artistes aussi qui, des fois, ont eu euh, des succès. Et après, ils ont été pris euh, par des maisons de disques et des choses comme ça. Et après, on leur impose un peu ce qu'ils qu voudraient. Qu alors que, finalement, ils perdent leur, euh, leur côté artistique. Hein, leur... Ah, oui. Donc, ce qui est un petit peu dommage, quoi, parce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, ils deviennent un produit, et puis il faut qu'ils produisent quelque chose à l'instant T, quelque chose qui corresponde à l'heure du temps à ce moment-là, et puis au bout d'un moment, ben, les gens ne sont plus maîtres de, de leur créativité, ce qui est un petit peu dommage. Quoi. Voilà, donc, mm. euh, je ne veux pas en arriver là, et je pense que les gars <rire> non plus. Donc, euh, allez les gars, il faut parler un peu là. <rire> bah, après, dans, dans le hip-hop, en vrai, et dans le rap... Euh... Généralement, Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui bougent. Par exemple, euh, en termes de, de vente et compagnie, euh, ça fait très très longtemps que ça explose les scores. Et ça, c'est une pression pour les maisons de disques qui fait que quand même, les années passant, si par exemple on regarde euh, il y a 20 ans dans les 2000, euh, il n'y avait pas du tout la même tension qui était placée sur les artistes reçus par les maisons de disques, en tout cas nous dans notre musique. Et aujourd'hui, on leur laisse quand même plus de liberté Ils vont même chercher parfois des labels indépendants qui vont rattacher à une grosse maison de disques. Je sais qu'il y a Universal, je crois, qui a fait ça et tout. Et, euh, et ils vont euh, intelligemment, on va dire, euh, drainer le marché avec ce qui marche déjà dessus sans être encore un marché commercial. Et le commercialiser avec une grosse structure. Donc, dans cette démarche-là, même s'il y a tout de même des contraintes qui viennent du fait qu'on veut gagner de l'argent... Ben, ils arrivent à donner un peu plus de liberté je pense en tout cas aujourd'hui euh, euh, aux artistes qui, qui labellisent et qui mettent en maison de disque en tout cas en rap par rapport à il y a 20 ans mmh. ça c'est C'est une démarche un peu différente quand même Parce que ceux qui veulent faire du pognon pour du pognon Et il y en a quand même certains qui s'intéressent à mettre en valeur justement des gens qui ont du talent Et, et euh, voilà C'est euh, d'abord le talent Parce qu'à la limite vous trouvez quelqu'un que, Vous trouvez qu'il n'a aucun talent mais vous rapporte plein d'argent Les gens ils vont miser sur lui ouais, C'est ouais. un petit peu dommage Et à, à contrario il y a quand même des gens Qui, qui peuvent juger C'est à dire moi j'ai des moyens mais je voudrais produire des artistes qui me plaisent et qui, qui font quelque chose de bien. Donc c'est un peu une démarche complètement différente, quelque chose qui, qui s'ouvre de plus en plus aujourd'hui. Alors ouais. c'est ça. Bah dans le hip-hop, pareil, bien ça, ça a été très ouvert dès, dès le début de l'histoire du hip-hop, mm. c'est-à-dire que ce soit aux Etats-Unis ou en France, euh, la plupart de ceux qui ont fait ça dans les débuts, ils ont juste dû créer leur propre label On peut penser à IAM, qui est un studio qu'ils ont quand même loué Britney Spears à Marseille. Tout le monde passe en studio à Britney en France. Britney, ouais. Moi, je crois que non, mais moi j'étais la deuxième. Attends, moi j'étais la deuxième fan reconnue en France. D'accord. Incroyable. Eh ouais. Real Brit. C'est mon pseudo. Ouais, BritneyFrance.com, Brit bref. Il ne <rire> ah, faut pas parler de Britney avec moi, tu ne sais attention. pas. attention <rire> J'ai abordé un, un terrain houleux. Ah ouais, bah, non, il ne faut pas parler. Avec je ne savais pas. Non, mais euh, ah ouais, je ne peux pas tout savoir. <rire> Très bien, donc euh, euh, on continue un petit peu avec les, les défis là, bon, cette fois-ci maintenant On, on passe va, un de leurs titres, on voir passe un petit de peu leur, ce quand quand même. Ouais. Donc c'est un titre qui, qui est enregistré, il y a tout de suite, vous ne se pas dessus hein, vous, ah, Non c'est rapé Vous pas, c'est déjà fait, ouais, oui, ouais, c'est juste un enregistrement bien, Comment ça se passe vos enregistrements, vous les enregistrez où euh, euh, Chez LS Record du coup là pour le coup, euh, parce que ils sont beaucoup plus professionnels que, que nous et que d'autres Mais sinon, en temps normal, quand on aura peut-être un peu plus de, de temps, euh, on pourra nous produire nous-mêmes euh, dans notre studio associatif, comme on le fait déjà pour d'autres artistes qui le demandent. Très bien. Donc, euh, on va écouter le premier morceau. Le, le premier morceau, c'est Independent, c'est ça Independent. Ouais. Independent. Ah, c'est en français. Ah oui. oui. <rire> bah oui. <rire> en même temps. En ah, même. <rire> non mais il y a en plus, euh, moi j'ai remarqué, <rire> je connais pas mal de groupes qui chantent en, en, en français et qui ont des noms anglais. Ah oui. ah ouais, c'est vrai que. que ça passe mieux en termes de marketing. Tu vois. Voilà, peut-être <rire> le nom, mais après derrière, ils chantent en le français. Donc vous, vous êtes français, français, parce que c'est votre langue. Mm -hmm. Vous rappez pas d'autres langues, par exemple ah, ça Si dépend... on a un Bambo qui nous rappe en Wolof des fois. Wolof. en va le faire. Mangane, D'accord, donc des langues africaines, voilà. Et moi, il m'est arrivé de placer quelques petits trucs en latin. En latin. Et okay. D'ailleurs, sur ce son indépendant, je, il me semble qu'on euh, l'entend euh, rapper euh, en Wolof. of oui, non, si je dis si pas de bêtises. Euh, wall je crois que c'est au Sénégal, non oui, wall c'est au Sénégal, des langues, entre autres, mais c'est globalement tout oui, ça, des euh, langues d'Afrique de l'Ouest. Ouais, qu on, on les retrouve en Guinée. Les en frontières d'aujourd'hui euh, ne hum. sont pas les mêmes frontières que, que, que la culture. Quoi. Ah, les la les culture, frontières se linguistiques se sont toujours différentes des frontières géographiques, oui. Très bien. Donc on écoute le morceau tout de suite. Indépendant. C'est parti. Unity Crew <laughs> dans la street, je m'y mets à fond dedans, j'y mets les formes, la mêlétrite, le rap c'était mieux avant, on apporte la thérapie, ça va très vite, on prend les devants. je n'ai qu'une seule devise, tout à gagner, rien à perdre, je ne suis pas le meilleur, surveille un peu ta sœur et mets du respect sur ta mère, plus qu'une trace, on laissera un impact dans ce monde de grâce, malgré les coups toujours intacts, grâce à ceux qui nous Les peurs que de c'est pour les soldats celles et ceux rejoint les cieux. Cette be connection unity crew et les six Mon équipe crache du feu, indépendant. Lève-toi, mentalité de gagnant. Pour ceux qui me sont chers. indépendant. Lève-toi, brise mentalité de gagnant. Pour ceux qui me sont chers. Les MC passent à la Yes. Yes. yes, well boy guess, well I guess, yes. well our fire guess. Yes. Well, I guess. Yes. Hiest. Hiest. Là où tout a commencé, commencé par débuter, débuter pour rapper, rapper dans mon ghetto, avec mon poto set send man, sans blague, brandoléte. Rapper bulfaté, singer bot, faté le coup ça y est j'me la donne bot, bulldog j'organ' la damn job, fréquent' le gamin ça bot, bob, rap parkour, hip hop, pop, n'arrête pas all next hit ben là stop, big up, ulma all top, n'attends à donner qui pop ça one time man, car, get all Da ma dab dab, la bab dab, re bab dab, tabulab the ha, da Tous les week-ends on est destroy Je ne vais pas te faire un dessin Beaucoup d'ennemis dans mon test note J'prends pas la chance mais au destin Quand ça va pas faut tu restes fort Ça va payer ça va prendre forme Caf à tes côtes ils sont mesquins. Ne sont pas conviés au festin Tous ces bâtards qui ne croient pas en nous Je leur en veux pas j'ai pas le temps pour les doutes Pour ça qu'on reste conquérant Toute ma fille mes cases à musique Pour ça faut regarder devant Pour mieux reprendre les devants Yes, yes, du rap sur Radio Cancèle dans l'émission euh, Mavrika avec United Crew. Voilà, euh, United Crew qui, qui est euh, représenté euh, ce soir euh, par euh, Arthur et Théo. Euh, alors c'est comment, c'est Sunman? Sunman et le T, le T. Voilà, très bien. Je J'ai noté, mais bon, j'avais peur de mal le prononcer. Donc, euh, et puis euh, normalement, on doit être rejoint par une Slam. troisième personne. Du coup. Slam. slam, ok. Donc euh, qu'on l'entendait là. Oui, seulement lui. Oui, oui, oui. <rire> Parce que j'ai vu que c'était marqué euh, les, les intervenants. Donc euh, Slam et Bambo. Ouais. Très bien Les autres membres, euh, on peut les citer tous, hein, puisque là on a pratiquement. Et le dernier, euh, c'est sans blagues. S sans blagues. Qui est sur Arras D'accord, très bien. Ah. Donc, Donc voilà Unity Crew, c'est Selman, Le T, sans blagues, Slam et Phenomen Bams. Euh, on peut vous retrouver sur, sur Internet et tout ça vous Facebook, avez Instagram, YouTube, Soundcloud, on a, ouais, on a un peu de tout. Ouais. Donc on tape et on tombe oui, directement sur y a vous. Pas avez, de, vous y avez y a le, le de... petit logo normalement, le petit fond jaune, rouge jaune, vert, vert euh, qui, euh, qui est euh, notre masquette. Euh, et notre pourquoi mascotte, euh, un peu. le rouge jaune, vert C'est le hip-hop, c'est le reggae. Quand ah. on a commencé avec Gaëtan... On... Avec Slam, on a vraiment commencé euh, à partir de moins 120, on avait rien et on s'entraînait beaucoup sur du reggae. On a vite viré au rap et on s'est ouais, spécialisé dans le ragga pour certains. Mais Après en plus maintenant on a Bambo, donc, euh, ouais. ça a du sens euh, depuis qu'on a un Sénégalais-Guinéen dans nos rangs. <rire> voilà. C'est les couleurs de, des drapeaux des deux pays. Mmh. Okay, okay. Beaucoup de, de drapeaux africains ont ces couleurs là. Hein. Oui, la Jamaïque aussi. Hein. Voilà, ils n'ont pas de rouge. <rire> la Jamaïque Oui, ouais, c'est un drapeau. Très bien. Bon, je sais que souvent on voit vert, jaune, rouge et on les <rire> voit avec leur bonnet et tout ça. C'est la culturel. couleur du reggae, quoi. C'est la, la couleur du reggae. Très bien. C'est euh, drapeau Guinéen, euh, Sénégalais, rouge, jaune, vert. Éthiopien. éthiopien ouais, c'est celui-là. Le oui, tout à fait ouais, c'est ça c'est même repris euh, parce que dans la dans la culture jamaïcaine le, le, la terre mère c'était l'Éthiopie on, on en Manin. général c'est quand même l'Afrique en général mais l'Éthiopie plus, plus parce ouais. qu'il y a le mont Zion mmh. c'est le mont Zion il y a Bobby qui est enterré au, au pied c'est dans la, la religion, la religion il me semble <rire> si je dis pas de bêtises c'est un passage le mont Zion vers euh, vers euh, le paradis comme on pourrait dire hein. même si c'est pas vers le dieu Ja ouais c'est ça vers Ja plus mmh. que le paradis <rire> très bien donc c'est vraiment la, la religion euh, Rastaman hein, Rasta euh, donc il y, y a plein de choses bon, et il y, y a des légendes il y a des il euh, euh, y a une histoire il y, y a toute une toute histoire, histoire une culture, hein, donc il y a toute une culture mmh. qu'il faut connaître hein, qui mmh. voilà et Ja c'est donc euh, c'est dieu c'est euh, leur divinité exactement voilà tout à fait Euh, bah comme ça, on parle un petit peu de, de l'histoire, de, de, de la culture. Parce que mmh. bon, il y a le rap, il y a le, le raga. Vous avez parlé aussi mmh. de bon tout, toutes ces musiques-là. des fois, elles, elles peuvent bifurquer, elles peuvent aussi des fois se séparer. Et puis après revenir, mmh. bon, se remélanger à nouveau. C'est ça. Vous, vous ouais. aimez ce genre de musique-là C'est votre culture vraiment euh, bah Avec euh, le mélange de tout ce qu'on a déjà, comme le rap, le slam que faisait Théo et Antonin plus euh, la voix de Bambo euh, sur ses chants wall-off euh, bah du coup ça fait un bon mélange et on catégorise ça plus hip-hop que euh, rap ou autre mm -hmm. de la même manière euh, au niveau de, de ce que tu disais sur, euh, sur les liens à, à l'Afrique dans la musique globalement euh, pour n'importe qui qui connaît un petit peu la musique, euh, tous les morceaux qui se jouent avec une batterie nous viennent de l'invention de la batterie par des Africains aux Etats-Unis Donc euh, oui, oui, oui l'Afrique est omniprésente en musique En musique, <rire> oui, bah, de toute façon je pense Dans, dans toutes les musiques hein, Parce qu'on ouais. on parle de, de hip-hop on, euh, on, on regarde en jazz le, le jazz, c'est aussi eux qui ont apporté euh, les, les instruments Il euh, y avait les, les Américains qui étaient En, en France, euh, en Europe hein, Qui étaient venus se battre pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, La Première Guerre mondiale Et qui avaient rapporté euh, à l'époque, ils vendaient les, les les instruments pour le prix du, du métal. Donc, euh, donc, ils avaient acheté des, des saxophones et tout ça, alors que ce n'était pas du tout leur culture. Mais ils l'ont ramené en Amérique. Et là-bas, c'est les instruments qui ont servi pour faire le jazz. Donc, mmh. les trombones, les choses comme ça. Mmh. Donc, c'est marrant parce qu'après, bon, il y a eu les voyages, il y a eu les échanges. Ils ont ramené des choses qui sont appropriées. Et aujourd'hui, bon, c'est sûr que la musique africaine, je crois qu'elle est à l'origine de toutes les musiques aujourd'hui. Ouais, il y a un mélange. Mmh. Et, et si on regarde même dans les musiques sud-américaines, tout, tout ce qui est les combias et tout ça, il y a quand même mmh. ce petit côté africain Qui vient. Et même euh, la salsa Tous ces pays euh, sud-américains euh, voilà, Je pense que c'est à l'origine euh, de, de, de la musique actuelle hein, Tout simplement Aujourd'hui oui, oui, c'est oui. complètement intégré mm. et, euh, Mais bon ça n'a pas, pas été si simple que ça C'était comme les non, histoires d'esclavage Les histoires de, de choses comme ça ouais, mm. voilà. Mais bon Il euh, y a cette richesse qui, qui nous a été apportée mm. C'est quelque chose de, de super cool à voir dans Retour à Gorée De Yousundur mm. Avec Yousundur C'est un très beau film sur le jazz Très bien euh, Qui voyage dans le monde entier euh, Avec une, une tournée de Yusundur Et un concert sur l'île de Gorée à la fin Il fait très bien le lien entre le jazz actuel Et, et euh, ce lien justement euh, à l'esclavage et, mm -hmm. et à l'Afrique mm. C'est bien de le, le rappeler aussi Parce que c'est des fois dans la douleur Qu'on arrive à voir les plus belles choses Et euh, bon aujourd'hui heureusement c'est révolu que le esclavage n'est pas vraiment. Euh, il y a encore des, des choses, même des cas en France, des de choses cas. comme ça. Il y a encore beaucoup de choses à, à revoir. Oui. Mais, euh, mais bon, euh, justement, ces gens qui ont souffert, qui ont, qui ont su créer des choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites justement par, par les, les esclaves, le blues, le jazz, voilà, le rock and roll. Mmh. Tout simplement, toutes ces musiques elles viennent de là. Et puis après, il y a aussi toutes les musiques euh, de. Il y a eu la soul qui a donné le disco, le funk. Mmh. Le funk, voilà, c'était quelque chose de formidable aussi. Et, euh, et aujourd'hui, les musiques actuelles, souvent électroniques, bah, elles viennent de là aussi. C'est une mélange ouais, complètement, mmh. hein, complètement, comme euh, le ragga vient du reggae et du rap. Mmh, tout, Un à fait. <rire> tout à fait, donc euh, des... plein de choses, euh, plein de mélanges, et puis des fois des choses. Il y a aussi euh, une fois, euh, j'avais vu ça, c'était des... des gens qui faisaient du blues, qui étaient retournés en Afrique, parce que le blues, il vient à l'origine de l'Afrique quand même. Mmh. Il a été euh, construit euh, euh, en... en Amérique, mais après, il y a le retour. Donc, il y a, y a le, le... les musiciens qui sont retournés en Afrique, qui ont remélangé avec des musiques africaines, etc. Mmh. Donc, voilà, la musique... Est... Et on continue, pas de la faire, on continue toujours de la faire évoluer, oui. ça ne s'arrête pas. Quoi. Exactement. Et moi, et puis, la, aussi. la musique, c'est une humanité, c'est un partage, c'est quelque chose qu'on fait en, entre, entre êtres humains. Et du coup, euh, effectivement, il y a toujours euh, un moyen d'avancer et de faire quelque chose, c'est avec les gens. Donc euh, mm. même quand on n'est pas face à la bonne personne, rapidement, en, en multipliant les rencontres, on peut trouver euh, de quoi faire euh, de la musique. C'est vraiment une activité... Euh, Mmh. De, de partage et de rassemblement euh, entre personnes et puis c'est un langage universel aussi parce que c'est vrai que ça peut nous arriver quelle que soit notre culture on va écouter quelque chose d'une culture complètement différente mais si ça nous parle euh, voilà, on aime bien le rythme, on aime bien telle chose on se dit tiens c'est impeccable euh, on, peut, on peut très bien apprécier quelque chose qu'on ne comprend pas forcément qui n'est qu pas partie de notre culture et ça l'enrichit Très bien. Euh, on écoute un petit morceau de Yavana, puisque c'est toi notre invité euh, ce soir, Yavana. Oui, si tu veux. <rire> euh, justement, Moi, mon... on parlait de Zion, de Lyon. Oui, Zion, Lyon. Ça me rappelle quelque chose. Euh, <rire> Orion. Orion. <rire> Orion, yeah. Lyon. Moi, ma culture, mon, mon dieu, mon, ma, ma culture, en fait, elle est basée sur l'Égypte. Et euh, Orion, Orion, c'est hmm. Osiris euh, chez les Égyptiens. Et mon prénom représente Osiris. Donc il y a un petit lien en fait, entre tout ça et j'en ai fait une chanson bien, bien rock-metal. Comme ça, quand j'ai envie de me défouler, je la mets à fond et, et je crie dans ma chambre. D'accord. <rire> voilà. Les voisins, ils se plaignent pas trop. J'ai pas de voisins. Pas de voisins. Voilà, donc c'est bon, va. tu peux crier autant que tranquille. tu veux. Tranquille. Il n'y a pas de souci. On écoute donc, donc, tout de suite, on le dit en anglais ou en français Orion Lion. Orion Lion. Voilà. Donc c'était euh, Yavanna qui est notre invité de ce soir Et euh, donc on est dans le studio de Radio Arc-en-Ciel avec euh, Yavanna Et il y a aussi l'équipe de Unity Crew voilà. euh, Et puis il euh, y a une personne qui est arrivée euh, entre temps Donc on va mettre un micro de plus, hein, euh, plus ça va Et puis euh, bientôt euh, on a tous les micros qui vont être occupés Alors bonsoir Salut salut chef, comment tu t'appelles Albino C'est <rire> Albino ça qu'on dit à la C'est quoi <rire> Alors, et toi, comment tu t'appelles voilà. Slam, enfin, mon nom d'artiste, mais euh, tu veux que je dise mon prénom à l'entrée comme, comme tu veux. On l'a déjà dit, en vrai. Ah ouais On, on, l a l a va, on va, va pas de toi, donc, ils, vous, ils vous ont dit que je m'appelais Jean-Yves, du coup. C'est voilà. ça, Jean. <rire> Carré. Non, Gaëtan, mais tu Gaëtan. peux m'appeler Slam, voilà, comme, comme tu veux. Très bien. Euh, voilà, donc, tu, tu nous as rejoints là, parce que tu es, t avais été occupé jusqu'à présent, t'as pas pu ça. venir au début de l'émission. Mais justement, comme ça, petit à petit, et ben, on découvre justement tout toute l'équipe. Yeah. Et, euh, et en plus, tout à l'heure, ils ont déjà relevé un défi. Hein. Ils ont déjà fait... Euh Ils ont déjà fait... Virtuellement euh, des... réel. Virtuellement réel. Donc, donc, ils ont fait mmh. une improvisation. Donc, un... Comment on appelle un ça freestyle. Freestyle. Freestyle. freestyle okay. Voilà. En, en direct dans, dans les studios. Et donc, maintenant que vous êtes tous les trois, on peut peut-être en lancer un deuxième, non Ouais, carrément. <rire> J'aime les défis. J'aime ça. Voilà. Défi. Alors, le, le morceau que tu nous as préparé, euh, Yavana, c'est « La lune vous contemple ». C'est ça ?« Ma lune vous contemple », ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est que je fais le premier couplet... Et okay. puis après, je vous laisse euh, faire un freestyle. Euh. C'est bon pour vous il y temps tu Alors, prends la suite. Et après, Yvonna. Ouais. Ok, c'est direct. Un petit peu. Ça, Donc Malune ouais. vous contemple. En fait, le principe, c'est euh, tous ceux qui nous font mal au cœur, à parler derrière notre dos, euh, voilà, pour rien. Enfin bref. Euh, je euh, capte. Tu vois, de toute façon tu connais le morceau, je pense un petit peu. Ouais, ouais, ouais, ouais, tu l'avais déjà fait, c'est une ouverte ouais Mais au lieu de faire un doigt d'honneur, bah moi je monte mes fesses. Malune contemple. C'est une image, j'imagine, je comprends, je croyais comprendre, je croyais comprendre, mais bon je me suis dit peut-être pas ça. Bah si, c'est bien ça. Donc voilà, c'est une image. Ce qui parle dans mon dos. Malune vous contemple. Voilà. Et tu fais un freestyle, tu fais pas mon titre, tu fais tes mots à toi, tu reprends juste le thème. Vas-y, c'est carré on fait grand. Donc, oui. Il y a un sujet. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Le Albin. sujet, c'est ça. Albin, faut écouter donc, des Non, points. mais le, le sujet. <rire> on garde le même sujet, alors. Ah oui, on garde le même. D'accord. Non, terme. parce que ça aurait pu être changé. On pourrait dire voilà cette chanson-là, elle parle de telle chose, mais on va lancer un, un défi justement de, de faire parler les gens sur un autre sujet. Non, non on garde le même on sujet. On garde le même, ouais. Ok, donc on envoie le son. Relevez un tout petit peu le micro, s'il te plaît. A tous les détracteurs, je vous dédicace, ce son qui vient du cœur. Je viens pour briser la glace. On dirait que je vous fais peur. Ha, ah, bande de rapastes, tant mieux si parmi vous j'ai jamais jamais trouvé ma place. Vous pouvez dire que je suis dingue, que je vis dans mes délires, mais c'est pour ça que je me distingue. Je m'éclate à vous dépeindre Je suis la farce Quand toi tu fais la danse. Les réseaux s'emparent de toi Si t'essayes de sortir du lot tu sors sur la hors-piste On dit de moi que je suis mégalo Oh, que je suis trop haut dans l'ego, Que je suis pas une vraie artiste Et tout ce que je fais, ça me faut Mais je suis juste là Pour passer un message C'est pour ça que dans mes clips Tu verras très peu mon visage Critique et taisé, mais je serais en montinspie si la critique se taisait. Oh, à ceux qui parlent dans mon dos. Ma lune vous contemple, ma lune vous contemple. Allez à toi, Slam. A ceux qui parlent dans mon dos, ma lune vous contemple, ma lune vous contemple, hey Radio arc-en-ciel, ma lune vous contemple, ma lune vous contemple, big up, big up Yavana, big up mon check, et ça fait, ça fait Trop de jaloux qui parlent, beaucoup de proches qui nous baissent, quand. La confiance ça coûte cher, ils ont voulu nous la mettre, Cause perdue, quand tu essayes encore, et tu me fais du tort, donc on ne pourra plus faire affaire. Hein mm. Eh, à la base, c'est sur la Gladrill que j'ai écrit ce son. J'avais envie de cracher mes tripes. Et de toute façon, ceux qui parlent dans mon dos, c'est qui sont derrière moi. C'est qui sont à leur place, c'est qui sont derrière moi, c'est qui sont derrière nous. Moi je le fais pour ma team, je le fais pour mon Unity Crew. Eh On va faire les choses calmement, posément On n'en a rien à foutre, rien à foutre Du regard des gens, tu vois je veux dire ou pas Je le fais pour la MIF, je le fais pour, la pour la MIF, ma team Pour la MIF, tu sais on est dans le partage, on est actif Pour la MIF, pour la MIF, on n'est jamais, jamais trop lassif Pour, pour la, la MIF, C pour la MIF Le dos méchant et toujours insolent Essaie d'avancer calmement La lune contemple les contemplations Je serai ma victoire et mon Victor Hugo Tu peux pas tester, je me battrai pas pour une go Viens, ne donne pas le go Je suis déjà parti, tu es dans la fumée ouais. frérot hey, Blanche et incisif Comme ces gens qui veulent des coups ravifs Ouais Ma lune les contemple, et moi je préfère fumer des clopes sur cette lune. J'espère qu'il y aura aussi un peu de tabac, je sais plus comment. Sur la fin de l'instru, j'ai perdu le comment, terre. Ouais Yeah, yeah, yeah. En you direct live dans les you studios de Radio, radio arc en ciel voilà donc puis, euh, Unity Crew et Yavana sur euh, la lune vous contemple <rire> donc voilà merci de votre indulgence pour notre de semaine et nos <rire> ah ça s'est super bien passé en tout cas ça m'épate parce que franchement euh, réussir à, à poser des mots comme ça comme vous <rire> le faites sur, sur le rythme parce que le rythme est très important hein, dans, dans, le, dans le rap hein, dans le hip-hop mm -hmm. et euh, euh, il faut le respecter l'ombre de pied et puis en plus la langue française qui est quand même une très belle langue et une langue qui n'est pas si facile que ça, euh, parce qu'en anglais peut-être c'est peut-être plus facile, c'est un, une langue où il y a moins de, de ah, le tu vocabulaire. Oui, peut-être que je vais euh, de découper, débiter, après, des euh... syllabes sont les mots. Euh... Bah, pour te donner pour... un exemple en tout cas, Je sais que c'est un rappeur, euh, il a repris une expression française, euh, je ne sais, sais plus si c'est Future ou Travis Scott, mais il dit au lieu de dire qu'il a d'autres chats à fouetter, il dit qu'il va frire d'autres poissons. Vrai, <rire> et ça, c'est une expression en fait. Du coup, en fait, chaque euh, langue, chaque dialecte a ses richesses, je dirais. Mm. Ah il ouais, faut connaître, il faut, faut ah s'y intéresser voir. en tout cas. Même oui, les c est c est anglais Toujours des, <rire> des expressions qu'on ne peut pas comprendre quand on traduit euh, lyriquement parlant. Ah bah non, c'est vrai, c'est ouais, différent. En termes de traduction, par exemple, de l'anglais au français, C'est d'un point de vue rythmique, justement, le, la poésie n'est pas construite pareil en anglais. Et du coup, elle, elle amène d'autres rythmes que ce que fait la poésie française. Oui, et tout, tout C'est de, de la matière poétique et de la langue euh, mm -hmm. écrite qu'on vient faire quand même beaucoup de, des pirouettes euh, qu'on va employer dans, dans le rap euh, et le hip-hop. Très la bien. La chanson même, globalement. <rire> Donc, c'est intéressant de, de, de voir ça. Et puis, après, c'est vrai que si on, tra, si on traduit les, les mots par mots, bah, ça n'a aucun sens. Non. Et, et mm -hmm. euh, tout à l'heure, justement, les expressions, il y a des expressions qui existent dans, dans tous les pays. Et quand on les traduit, ben, on ne comprend pas. Hein. Par exemple, mm -hmm. euh, une fois, j'avais euh, ici une Anglaise. Justement, c'était euh, euh, Fiona du, du groupe Itch, qui était venue ici, euh, dans les studios de Radio-Vocancielle, et qui nous disait, voilà, nous, on, on, quand on compose un morceau, en français, on dit, voilà, euh, on on chante en, en yaourt. C'est l'expression, ouais, on dit, voilà, ça, ouais, ouais. on chante, euh, là, on ne sait pas quoi dire, on chante avec un, un truc, euh, on chante en yaourt. En, en, en anglais, Angleterre, on dit, on chante en chewing-gum. Mmh. Donc ouais, voilà. Ouais, et ouais. elle avait traduit, je chante en chewing-gum. Et on ne comprenait pas pourquoi, parce que là-bas, ça se dit comme ça. Elle ouais, avait traduit ouais. simplement, et en français, c'est vrai qu'on a tendance à dire, on chante en, en yaourt. Voilà. Euh, mais il y a plein d'expressions comme ça, que si on les traduit, c'est comme finger in the nose, ça ne veut absolument rien dire en anglais. Chez eux, ils ne comprennent pas. Ils, non, pas, ils, ils, prennent, pas. Prennent, voilà, ils croient des doigts dans le nez, mais ils savent pas que ça veut dire ouais, ils tranquille. Ils n'ont pas l'image derrière. Facile, ouais. y voilà, plein, plein de choses comme ça. On, si on traduit, bah, ils nous regardent, ils ne comprennent pas du tout. Et vous êtes déjà amusé, les gars, à faire de l'anglais un peu ou pas du tout J'ai ouais, ouais, essayé ouais. un peu, ouais pas évident. J'ai un petit titre en anglais qui sortira dans... D'abord la tape du crew, et... mais j'ai un petit son en anglais, ouais. Ah je ouais, j'ai hâte d'entendre ça, ouais. Moi j'ai bien. Bernard, aussi, il a des sons en anglais, je crois, il ouais, donne notre tape, on a, on a un peu d'anglais dans, dans son, dans reggae musique, je crois. Ouais, euh, dans... On est les plus chauds, j'ai mis une punchline en anglais aussi, je crois. <rire> D'accord, bah... Ouais, ouais, parce que j'ai du mal à savoir ce que je fais... <rire> je le fais et puis après je fais la suite quoi. Du coup, euh... ouais, tu ne reviens pas en, a, en arrière euh, bah, finalement un enregistrement si, en fait, c'est pour bah... revenir en arrière et, et, et c'est vrai que ouais. les artistes ont tendance toujours à aller de l'avant et puis ils oublient un peu ce qu'ils ont fait des fois quand ils réécoutent ils redécouvrent un peu ce qu'ils ont ouais, fait parce vrai, que... ouais, mmh. non, mais mmh. ça, ça sert à ça aussi, c'est un instantané c'est comme les gens qui prennent des photos et en vérité ils vivent leur vie et puis ils prennent mmh. des photos mmh. et un jour ils, re ils revoient les photos dis-tiens, j'avais un peu oublié ça, j'avais oublié tiens il y avait telle personne etc. donc euh, voilà c'est des instantanés. les enregistrements c'est important aussi de d'en faire euh, voilà tant, tant, tant, tant qu'on peut. mais c'est c'est dommage ça serait dommage de se figer un enregistrement en disant je fais l'enregistrement et maintenant à chaque fois que je, euh, je interpréterai ce morceau là ça sera toujours de cette manière là mais d'ailleurs tu sais, on, on voit beaucoup d'artistes qui ont duré comme euh, la Villiers qui ont proposé je sais pas combien de versions de, de la même, <rire> même chanson oui oui tout à, parce à fait parce qu'ils <rire> sont artistes ils ont besoin d'évoluer et puis bah voilà quand tu t'appelles la Villiers que ça fait 20 ans que tu chantes euh, t'as pas envie de rechanter ta chanson 10 fois pareil pendant bah, 20 oui. ans la musique est vivante en même temps mmh. donc on, on continue de la faire vivre on l'a figé un moment, mais euh, on, on, on réenregistre la même chanson quelques mmh. années après elle est déjà différente et ainsi de suite voilà. ouais. moi je me suis réveillée comme ça avec un délire un jour euh, et ça a fini en chanson tell me what you like d'ailleurs tu l'as euh, dans les répertoires je sais pas si t'as toujours ma clé mais. oui oui j'ai tout ce qu'il faut ici si tu veux la diffuser vas-y c'est un titre euh, franglais <rire> parce qu'elle a commencé en anglais et puis à la fin je Vu que je parle pas anglais, j'étais plus inspiré, donc j'ai fini en français. Donc, ce que je vais faire, je vais les rajouter vais à la liste et on, on la diffusera d'ici la, la fin de l'émission. Mais en, like. entre-temps, en, entre euh, j'avais calé autre chose. Ah bah oui. Euh, parce que j'ai une question à vous poser. C'est qui le plus chaud ah, <rire> C'est question. Ah, excellent, j'adore cette question. Donc, euh, bah justement, on va lancer le titre. On est les plus chauds. Donc, c'est euh, Unity. Crew, mm -hmm. United Crew, c'est comme ça. United Crew, mon accent anglais, <rire> mais bon United Crew, on va essayer de le dire quand même bien. Euh, et puis euh, donc c'est un de vos titres que vous avez enregistré. Alors ouais. celui-là est enregistré où, dans les mêmes conditions Mêmes conditions, même, condition, même, et, condition, euh, même Studio euh, chez LS, LS Records, euh, studio euh, de rappeur euh, Loiretain. Mmh. Très même, bien. Celui de Dossé, non Ouais, euh, ça. Je sais pas. Dossier, il, il en, en a bossé. pas un autre. Un dossier, il en a un autre, mais il, ouais. il a, il a déjà bossé aussi avec euh, LS Records. Ils ont commencé avec lui. Ouais. Oui. Ouais, ils ont commencé avec lui quand même. Mais mm -hmm. je crois qu'il fait un peu direction artistique des fois, euh, comme la fois où on y avait été là. Et euh, pour d'autres petits gars euh, du coin, je crois. Il me semble que c'est ce que j'avais compris. Ok, ouais, ouais. bah c'est parti. On est les plus chauds. C'est Unity Crew. Bams, le thé. Wow raconte avant comment ça traînait avant je traînais je traînais sur la rue de Bourgogne, traînais jusqu'à arriver au bord de l'Oire je vois les gens jouer la guitare ici si on choisit des ficelles, personne se cogne Non, c'est vrai, plutôt du genre à serrer la poigne. Au ouais, ouvert, ouais. au ciel, occupé à effriter pour mille pétards C'est vrai, ici, il se passe tard le soir Pour qu'il se couche plutôt que tard On est peinards, c'est le panard sans qu'on déquilorne Ouais, le guitariste est saut Ça fait des frissales et flots Tape-moi le djimbe, tap tape moi le djimbe Si tu me connais pas, appelle-moi Bambo Avec Commando, on remplace Rambo Robobie ta vidéo, c'est nous les plus chauds On est les plus chauds, on est les plus beaux Jamais les plus faux, je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il te faut, mais on a tout ce qu'il nous faut, ouais, tout ce qu'il nous faut. On est les plus chauds, on est les plus beaux, jamais les plus faux. Je ne sais pas ce qu'il te faut, mais on a tout ce qu'il nous faut, ouais, tout ce qu'il nous faut. Fais attention, le microphone est chaud. Ça va t'allumer la main, ça va t'enflammer. Fais attention, le microphone est chaud. Ça va t'allumer la main, ça va t'enflammer. Avant je traînais sur la rue de Bourgogne, genre. Vélo, gar et bord de Loire, parking, bresson, soirée, lascar, pack pack ouvert jusqu'à 5h, retour 15 bornes. Ouais, la soirée, je la finis au packson, les fistes là, les flows, on embalance des tonnes, des slores enflammés, tout le monde en enzail, la soirée était bonne man j'ai toujours su qu'hip musique est faite pour vibrer j'étais pompier rasé en boîte pas plus plébiscité, sans publicité en chaque instant déterminé par à se terminer et pour les rêver à tous mes j'en fais des hits qui font bouger les hips Bédique à tous mes j'en fais des hits qui font bouger les hips fais attention le microphone est chaud Ça va du la main, ça va t'enflammer. Fais attention, le microphone est chaud. Ça va det. la main, ça va t'enflammer. On est les plus chauds, on est les plus beaux, jamais les plus inte Je ne sais pas ce qu'il te faut, mais on a tout ce qu'il nous faut, så ce qu'il nous faut. Rap reggae regga musik man kofet så kommer vi inte tanke så kommer vi inte när det tanke så kommer vi inte nå långt. Aiwa len, aiwa aiwa len, aiwa man eldar jag från man. Buggarna dam, buggarna nyau. Så nyau jag talar till gällinans nyau för ham. Må då ni nyau, må då ni tog, må final. Des sons flou, des sons de fou, des En de feu, phoenix envoller. Un en dessous, oui l'on voit tout D'abord la joie hiver, ça bord des mille fois Mignon minus, mon mille soudra de soi Mignon, mine nous soit mon milieu soudra de soi Mignon minus soit mon mille le soudra de soi Fais attention le microphone est chaud ça va t'allumer la main ça va t'enflammer fais attention le microphone est chaud ça va t'allumer la main ça va t'enflammer on est les plus chauds on est les plus beaux jamais le plus faux je ne sais pas ce qu'il te faut mais on a tout ce qu'il nous faut hein? tout ce qu'il nous faut on est le plus chaud on est le plus beau jamais le plus faux je ne sais pas ce qu'il te faut mais on met tout ce qui nous faut ouais, tout ce qui nous faut et toi péro, hein Voilà, donc un deuxième morceau qu'on écoute dans cette émission euh, du, du groupe United euh, Crew. Mon microphone, voilà. microphone est chaud. Le microphone est chaud, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est le plus chaud C'est United Crew. Mmh. <rire> Voilà, très bien, donc euh, bah, ça, ça avance euh, dans l'émission, on arrive bientôt à la fin, c'est vrai que le, hyper vite. Ça, ça passe super vite, c'est ouais, pire en pire, à chaque fois que je viens ici, le temps, euh, il accélère c'est vrai qu'on prend le temps, et au même temps, on parle de plein de choses, et puis on a eu le temps de rien dire en <rire> fait, <rire> c'est vrai <rire> On a discuté un peu comme ça, tranquillement, et pouf <rire> et, et justement, est-ce que vous avez aussi euh, de l'actualité, est-ce qu'on peut vous voir en concert euh... On peut les voir partout. Partout. Ouais. Tu alors. viens, tu viens, à Orléans euh, le week-end, tu les trouves partout. <rire> D'accord. Non mais est-ce que vous avez des choses de prévues euh, et des endroits alors, où on peut aller vous voir justement euh, parce que... Actuel. Alors on peut pas venir nous voir parce que c'est assez privé. C'est lundi prochain. C'était sur réservation. Ouais. On va décortiquer euh, deux de nos musiques. Donc on en a sectionné deux, il me semble. C'est un concept qui s'appelle Autour de la plume, sur lequel, en fait, euh, au lieu de faire juste un concert, on va diminuer euh, la programmation de chaque groupe et on va faire un débat-concert, où du coup le public pourra réagir et débattre avec l'artiste en direct de ce qui a été chanté. Donc on chante moins et on discute plus. D'accord. Ah ouais donc mais on reçoit dans le directement le public aussi mm -hmm. si s'il y a quelqu'un dans la salle qui est pas content et qui dit vous êtes nuls vous n'êtes pas dans les temps ouais. et eh ben il faut lui répondre <rire> vous dégold. pouvez aussi nous retrouver assez souvent au petit bocal pour faire la fête ou pour faire des des open, des open mic, mic des scènes ouvertes Slam m'anime en général ouais. ouais voilà ouais la prochaine date c'est pour le 22 alors avec mon emploi du temps de vie privée je vais vous dire ça tout de suite parce que <rire> Ça change encore à chaque fois. J'ai encore reçu un appel ce matin de mon patron qui me dit qu'il m'a modifié mon emploi du temps. Donc je vais. Si j'allais déjà dans la bonne rubrique, mais ouais, une fois par mois en tout cas pour Meublé, je dis que. Vous le retrouver sur son Facebook. Voilà. Slam Minetich Crew. Ouais, pour. Non. C'était prévu pour vingt. On vous remettra ça sur les réseaux sociaux. Vous inquiétez pas. Ok, donc euh, on peut vous retrouver sur, euh, sur Facebook hein, Facebook, ouais, Facebook, oui. Instagram, Facebook, Instagram, Youtube, Soundcloud mm -hmm. Et je crois que c'est tout Et même endroit. Euh, c'est euh, pas mal. Hein. Que pour ouais. <rire> si vous voulez bien nous retrouver, en tout cas, nous notre petit logo de groupe, c'est un petit fantôme avec un briquet entouré d'un drapeau africain. T'inquiète, euh, on la a la déjà parlé de tout ça. <rire> c'est bien de le dire parce que c'est vrai que <rire> sinon à la radio euh... c'est pareil, il y a des gens qui écoutent à un moment, ils sont ouais. moins attentifs à un autre, donc il euh, faut répéter à la radio. Il faut pas hésiter. Voilà. En tout cas, moi j'avais prévu une scène ouverte pour le 22, mais ça va pas pouvoir se faire à cause de mon boulot. Du coup, du coup pour ce mois-ci, ça ouais. va être annulé, je pense. Je ne pense pas que je vais pouvoir caler une autre date. Et, mais sinon, euh, ouais, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Soyez, soyez attentifs, en tout cas, pour les prochaines dates qui vont arriver. Alors. Pour la fête de la musique, on compte organiser. Moi, en tout cas, j'ai envie qu'on qu partage un gros truc, en tout cas, pour la sortie de la tape. Voilà, c'est ça. Pour le projet qui va arriver avant la fête de la musique, en tout cas. Euh, donc, euh, qui comporte les deux sons qu'on vient de vous faire écouter. Alors. Plus... Euh, 9 autres titres c'était deux exclus City non ouais il euh, n'y avait pas Orlin City en fait j'ai fait euh, une erreur de manip euh, tout fatigué ma attends, on restructure donc ils vont sortir Orlin City et indépendant non, non, on, on va, va sortir, sortir une ah, tape qui contient 11 sons, titres et oui. ce soir vous avez entendu deux exclus est ça, okay. ouais. on est les plus chauds et indépendants indépendant. Mais en vrai, il y a 11 titres et donc il faudra rester aux aguets pour découvrir l'ensemble de ce qu'on va okay. vous proposer. D'accord. C'est sur la fin de mixage. Après, ça part au mastering. Et après, on et on après a... vous allez tourner un clip. Avec Kissa. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais pas. Moi, je... je crois qu'elle s'appelle Yavanna. Je ne connais pas de gens sais. qui tournent de clips. incroyable. <rire> Okay. c'est vrai qu'il vous Yavana, faut un non, clip parce qu'on ne les a pas encore en clip réellement ouais, ouais. Nous, donc bah, ça, ça ouais, j'ai hâte de le voir de... le clip tu, tu vois. Proposé, <rire> ça va se faire alors. donc plein de projets, plein de choses encore qui vont venir de, par ouais, la suite Ok. Est-ce que vous allez vous aussi euh, voir des, des concerts d'autres d'autres artistes Ah bon, on fait mieux que ah, ça. On les organise on, ouais. les organise. on les organise. Hier, on, <rire> on était euh, on était voir Sadou, Sadia. Hein. Sadia, ouais. ouais. C'est pas Sadou. nous on préparé. Puis, l'a préparé. Euh, la semaine, bah, le, deux jours avant, on allait voir coup, Gaëtan et Havana et plus le petit euh, nouveau euh, que je connais plus. WSM. Plus. WSM. Ah, toi, tu l'avais ah, voilà. sous okay. Et sinon, de là de ça, comme vous avez pu l'entendre dans le morceau euh, Indépendant. Il euh, y avait un case à musique qui traînait et ouais. ça, c'est quelque chose qu'on a initié euh, entre les confinements il, les premières fois et qui nous a permis de, de justement euh, contourner euh, l'interdiction de concerts en faisant des concerts chez le privé qu'on rediffusait en ligne. C'est du coup des événements qu'on a fait jusque là trois fois où à chaque fois, on a proposé un minimum de six heures de live avec une petite dizaine de groupes. Donc euh, et ça se limite pas au hip hop, même si nous on est un groupe de hip hop d'un point de oui. vue associatif, euh, on ramène tous les copains. On a passé oui, Sadou par exemple euh, et, et Yacine aussi donc Sadia. On a passé, euh, on n'a pas eu l'occasion de passer Yavanna encore non. Euh, sur un casa la musique Faudra attendre la prochaine édition, on imagine. On a passé Maika and Bones pendant plusieurs euh, fois. On passe euh, Omaide qui n'a pas loupé une seule euh, une, une seule, seule il ouais. a fait Trois casas. Donc oh Maïs, bah, il... si vous ne connaissez pas, c'est Siop C'est un virtuose de la de guitare, la guitare ouais. un génie orléanais. Euh, justement, j'ai pensé, je ne sais pas, il y a, a quelque temps, parce qu'il a une manière bien particulière de jouer. Ah, en oui, oui, oui. Et, et à un moment, on parlait de lui. J'avais entendu parler, et puis ça faisait un petit moment. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai repensé à lui. Je me dis, tiens, euh, c'est un artiste qui était dans le coin qu'on entendait parler. Et puis finalement, euh, donc Siop, il, il continue il de. Il continue. De, de, un petit voilà, peu. C'est vrai qu'il avait fait le euh, festival des Bords de Loire il y a une année. Euh, qu'il avait préparé un projet de ça, mais il est sur pas mal de choses hein, en même temps, donc euh, je sais pas trop mmh. si la musique euh, c'est c'est le moment pour lui. Je ne sais pas ce moment, je n'ai pas croisé. Oui, ouais, parce que des fois il y a des artistes qu'on suit, on voit il oui. y a des concerts, d'un coup il y a plus rien. Ouais. Bon, des fois ils font des pauses, des fois ils sont en enregistrement, des, fois, ça, des fois ils laissent tomber aussi. Hein, avec le Covid a, il y a eu mais pas mais mal de gens qui ont qui ont arrêté malheureusement, hein, mais bon après j'espère que ça va repartir quand même. Oui, c'est déjà bien reparti depuis le Covid. Nous on a réussi à faire pas mal de scènes, même en organisé comme on expliquait. Ouais. Euh, ouais, puis oh. depuis qu'on a le studio on voit qu'il y a une activité et il y a une demande euh, il ouais. mmh, mmh. y, y a une demande il y a une activité les gens euh, ont, on avec envie. le confinement ont aussi été vers les, les activités musicales et, mmh. et je pense que pour un bon nombre de ceux qui pratiquaient déjà ou qui ont intensifié leur pratique pendant cette période ça les a pour un bon nombre poussé un peu dans le dos euh, vers un, plus d'envie de, mmh. de, de concrétiser leur musique quoi. Mmh, ouais Euh, Est-ce que vous connaissez le groupe Sika Ça me parle. Ouais. Oui, oui, c'est. Samedi, c'est une bonne amie de Joe Papi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est voilà, ce que là, je voulais en venir parce Joe que Sika, c'est qu une artiste produit, qui qui, qui, euh, qui tourne pas mal en ce moment. J'ai été la voir en concert il y a pas très longtemps. Euh, elle s'est entourée donc c'est c'est Jess hein, qui. Moi, je l'ai connue sous exact. le nom de Jessica. Hein. Moi, je l'ai connue sous le nom de Jess Aujourd'hui, c'est Jessica le groupe. Euh, elle est entourée de, de musiciens. Et elle utilise aussi pas mal de samples et tout ça. Mm -hmm. Et un jour, elle est venue ici dans les studios en me disant voilà, j'ai aussi un, un projet avec Camerzo. Exactement. Mm -hmm. Voilà, donc pour vous dire que il y, y a eu des, des freestyles qui ont été ouais. faits dans les missions mauriciennes. Mais pour l'anecdote, Camerzo, c'est le premier qui, qui nous est produit. Mmh. Exact. Ouais. Un des premiers ah, de vous C'est pour ça que, que je vous dis dis je suis, euh, vous les connaissez sûrement. Enfin, euh, on on se connaît famille, très quoi. bien. Ouais, on voilà, bonjour, vous passerez euh, le bonjour. Euh, on l'a voilà, passé, nous aussi, sur les à music. D'ailleurs, mmh. du coup, euh, on se rend là Casas Ouais. Il faut que ce soit du. Et je me souviens, ils étaient venus avec plusieurs rappeurs. Ils avaient même rappé en portugais parce qu'il y avait des certains. Ouais, voilà. Donc, il y en a eu qui étaient d'origine brésilienne. Donc, voilà, la langue portugaise. Elles aussi, elles peuvent servir dans le rap, les toutes langues, les langues, hein. elles ont chacune leur musicalité et euh... on arrive à marier pas mal de choses, mmh. voilà, donc voilà c'était un très bon souvenir, c'est pour ça que je vous le dis aussi, et, et c'est vrai que dans, dans l'émission maurica, les groupes de rap, il n'y en a pas énormément qui sont venus, mais à chaque fois c'est vrai qu'il faut rester ouvert, il faut écouter plein de musiques différentes, c'est vrai qu'on est plus orienté vers le pop-rock, mm. mais il ne faut pas se fermer, il faut écouter tous, oui. les tous les styles. Il y a des bonnes choses euh, dans, dans chaque Le jeu. rap, ce n'est pas que des sauvages, attention. Mais bien sûr. Ce n'est pas que <rire> des armes, ce n'est pas que du trafic, de la roche. Oui, oui eux, ça, c'est une image un peu... c'est ouais, l'image que voilà. les gens ont du rap et des rappeurs en, en général. Quand ça change, leur, ça on change. On ne sait pas de quoi on parle quand ouais, on parle. Oui, oui. Ça change bien pour ceux qui seraient... Euh, en, en manque de musicalité euh, mmh. et en envie de découvrir du rap, il euh, y a France Télévisions qui fait des trucs qui s'appellent Hip Hop Symphonique. Mmh. Et donc euh, là, euh, si vous voulez écouter un peu du rap sans trop vous brusquer musicalement par rapport à des trucs plus classiques, c'est cool. C'est mmh. un rappeur et un orchestre. Mmh. D'accord. Voilà. Très bien. <rire> c'est vrai que même on dit rap, on dit. Mais dans le rap, il y, y a des bonnes choses et des mauvaises. Comme bah, dans, dans, dans toute musique, dans et les styles. Les styles ouais. Voilà. <rire> donc euh, ça c'est. Si j'ai souvenir là demain, il y a un événement aussi euh, à Orléans, un peu partout dans Orléans. Euh, donc je crois qu'il y a la Martrois, euh, Place de la République. Donc on aura Mélocratie Festival, non, ouais c'est ça. ça. Urban Band Festival première édition. Ouais. Ouais, oui oui j'ai entendu parler. Il y a de ça, Mélocratie ouais. qui sera. Il y a Louska aussi avec. Le Saloon, j'ai vu qu'il était dans la progra J'ai vu Bougeant Beatbox, Martin et, et d'autres Et je ne sais plus c'est qui l'autre que j'ai vu Mais du coup, bah, si vous ne savez pas quoi faire de, On vous, vous, vous exhorte à y aller musique, euh... bah, -y, On y, pourrait s'y croiser Juste pour euh, les ah, écouter ouais. les copains. Donc, Donc ça se passe où Place du Marat Ah ça va se passer dans plusieurs, plusieurs endroits. Oui. Donc place du ouais. 3, place de la République et euh, mmh. devait avoir une autre place mais je sais plus c'est où. Euh, je crois que c'est Place de Loire. Non. Je, je sais, sais pas où. Saint-Pierre-le-Pellier Pelier peut être Je sais plus. Il faut regarder. Il faut aller euh, sur euh, le site ou, je ou sais de ou Où Place de la République. Enfin ils ont. Ouais, ils ont communiqué un peu comme. C'est dans la république que j'ai vu ça. C'est dans la république du centre. Il va y avoir de la musique ce week-end. J'ai la source. Voilà, c'est ça. Très bien. Euh, moi, ce que je voulais aussi dire, je n'allais pas passer à côté de ça, c'est que ça y est, on, on, on va, on l annoncé, le, l'a annoncé, l'affiche est sortie, euh, donc on est en train de la faire imprimer. Là, j'en ai imprimé une que je vais laisser ici à la radio, c'est le Mavrika Live numéro 12, donc euh, mmh. pendant 2 ans, 2 ans, 3 ans, on n'a pas fait d'émission, on n'a pas fait de, de, de Mavrica Live, donc euh, c'est des concerts organisés par, euh, euh, par euh, l'association Mavrica, et euh, ça se passe à, à l'espace Berrer, donc là, dans la grande salle de la chapelle Saint-Mémin, et euh, on avait annulé l'édition du, si je ne me trompe pas, le 19 avril 2020. Et depuis, on est resté en stand donc l'association est repartie. On a envie de re, refaire des Mavericks Et le Et prochain, la prochaine édition aura lieu le samedi 10 juin euh, 2023, donc, euh, à la chapelle saint martin espace Berrières. Ça commence à 18h30. Pourquoi Parce qu'il y a aussi des exposants, donc vous pouvez venir plus tôt. Le concert continue, commence un peu plus tard. Il y aura Alex Lebaille, <rire> il y aura Custom, il y aura Melody Road et le groupe Yeti. Voilà, donc ça, c'est euh, décidé. Alors, euh, c'est gratuit pour les adhérents de l'association. Euh, si vous voulez devenir adhérent, c'est 10 euros. Et sinon, vous rentrez, euh, c'est 5 euros l'entrée. C'est vraiment pas, pas cher. C'est pour nous aider à organiser ce, cet événement-là. Donc, euh, voilà, euh, l'affiche est déjà sur, sur, sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi la partager. Et bientôt, on l'aura avec les flyers et tout ça. Donc, euh, un rendez-vous euh, à prendre donc, le 10 juin 2023. Okay, voilà, d'autres choses up. encore à annoncer, non big up, big up à vous. Bah voilà On essaie de faire, de faire on s'intéresse de, depuis longtemps aux artistes et ceux qui veulent euh, euh, venir avec nous, organiser quelque chose et puis euh, jouer sur une belle scène. avec euh, On va essayer d'attirer le maximum de monde. Hein. Venez, euh, ouais, faites de voilà. la publicité autour de vous. Parce non, que mais tant vraiment... qu'il n'y a pas Yavanna, il n'y aura personne. Imaginez, <rire> bon, pas... si on, on va se déplacer. Non, regardez ce qui se nous, passe. Nous, on va ramener Yavanna. Ah, bah Comme ça, il y aura plein de monde qui viennent. Parce qu'il y en a certains, ils sont programmés, mais... Euh, hein. De quoi De. <rire> c'est pas grave. Fais comme nous. Quand t'es pas programmé, fais en sorte que les programmés te programment. Ouais, c'est ça. <rire> voilà. Oui, ça serait le coup se faire inviter par quelqu'un d'autre. Qui voilà. Ouais, ça ouais. peut se faire aussi comme ça. Très bien, donc euh, effectivement euh, les artistes qui sont qui sont à la programmation, c'est les artistes qui avaient été décidés déjà depuis pas mal de temps, euh, donc on a repris la même affiche et euh, après c'est soumis à des votes, hein. donc euh, on propose aux groupes qui veulent jouer, aux artistes, de, de voilà on propose sur, sur Facebook, c'est fait comme ça la dernière fois, euh, de, de se proposer, donc il y avait euh, 40, 40 projets différents et après on demande au public de voter pour les ceux qui voudraient voir sur scène, donc c'est pour ça, c'est ce ces artistes-là qui ont été retenus, donc c'est pour ça on s'est dit qu'on veut faire plaisir au maximum de, de gens, parce qu'avant c'était nous qui les choisissions, maintenant on a soumis à des votes, donc c'est pour ça que ce sont ces artistes-là que vous allez retrouver le samedi 10 juin euh, à l'Espace Bérère, à la Chapelle Saint-Mémane. Voilà encore quelque chose à rajouter, puisqu'on arrive à la ah, fin de l'émission. Juste pour reprendre la main. <rire> ouais. Donc au niveau des projets, il euh, y a le titre Connexion donc, qui sort... Euh... Normalement, pour cet été, le clip va bientôt être tourné. C'est le titre qu'on a entendu en début d'émission. Donc, vous pouvez également me retrouver donc sur YouTube, euh, les réseaux sociaux, enfin tout, tout iQuenti, e quoi. Yavana y a v a deux n a. Mm -hmm. Et euh, donc les les titres que vous avez entendus pour la plupart aujourd'hui seront dans le prochain album qui s'appelle Orientation. Voilà. Très bien. Et euh, d'ailleurs, on va terminer l'émission avec un des morceaux, c'est le fameux morceau. Euh, Tell me what you like Mon voilà. yaourt à moi. <rire> Très bien. bien. Ouais, mon <rire> du coup, Donc, on, on va remercier tous les gens de, qui ont écouté euh, l'émission euh, Mavrika, On va remercier. Euh, euh, on va remercier ceux qui nous ont mis un petit message. On va remercier aussi Florent qui fait le podcast de oui. l'émission et euh, donc euh, régulièrement et quoi, il enregistre toutes les émissions qui sont faites dans les studios de Radio Quercel et il les met sur un site et après il nous partage le lien. Donc vous le partagera. Comme ça, vous pouvez écouter l'émission si vous ne l'avez pas écoutée, la réécouter si vous l'avez écoutée et qu'elle vous a plu. L'enregistrer. Ou, voilà. ou alors l'écouter, l'écouter, l'écouter. ça, dans 20 ans... Euh... Et comme ah. ça, c'est bien aussi de, de garder des, des choses. Et des en plus, euh, tout ce qui a été fait en live, c'est quand même quelque chose qui a été fait une fois. C'est un, mmh. un instantané. Donc il faut, faut les conserver. Ouais, le direct, c'est beau. Il voilà. faut le, <rire> le vivre. Voilà. Et puis après, il y a, on va dire, les phrases magiques comme à la fin de chaque émission. Tu commences à les connaître, toi, Yavanna. Non, tu te souviens plus. Que le rock and roll soit avec vous. Ce soir, on va même dire que le hip hop, le hip hop soit avec vous. Que la musique en général, parce que c'est vrai que voilà, c'est la musique quand elle est bonne. Quand elle est bonne, et une vie sans musique serait une erreur. « Everything is going to be alright ah, voilà, oui. ». Voilà, le message d'espoir qui avait été repris par Bob Marley mmh, mmh, mmh. et euh, par beaucoup d'autres, Eric Clapton, etc., plein de gens qui, qui l'ont repris, ce morceau-là. Et euh, à l'origine, c'était aussi euh, Franklin Roosevelt, le président des états unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui disait cette phrase-là à la fin de chaque discours. Mmh. Donc c'est vrai que nous, on aime bien la dire à la fin de chaque bah, euh, émission aussi. <rire> ouais, mais bon, et, et, tu sais, euh, dans la vie des gens, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on voudrait, mais ce qu'il faut, c'est essayer de tendre vers ce, ce, ce qu'on voudrait. Donc déjà tant c'est qu vrai que on, on voilà les gens qui partent des gens en disant de toute façon c'est n'importe quoi voilà ils n'y arrivent pas. On dit on va essayer de faire du bien de toute façon on ne frappe jamais bien. On a toujours du mal à côté parce qu'il y a toujours des, des choses qu'on qu va louper. Mais déjà si on a cette optique de vouloir s'améliorer et de, de vivre mieux avec les gens autour de nous c'est déjà une bonne chose. On, on finira par y arriver. Oui monsieur, oui monsieur. Il y a des milliers d'années d'histoire déjà où on voit bien qu'à chaque fois, ben, non, on ne s'en sort pas, on est toujours avec des guerres, toujours avec des choses comme ça. Mais bon, tant qu'on a l'espoir, eh il y aura toujours des gens qui croiront à ces bonnes choses. Tant qu'il y aura des gens pour détester, il y aura des gens pour aimer. Voilà, il, aura... il faut... faut que les gens qui aiment soient les plus forts. Jusqu'à ce que Exactement. tout le monde se déteste. L'amour n'est jamais vain, on n'est pas loin. Voilà, là on va commencer à philosopher <rire> et on aime bien dans l'émission bricol ouais. justement on parle de plein de choses comme ça, des choses qui sont plus importantes que que toutes les bêtises qu'on peut nous raconter dans les télés, etc. Oh. Donc Radio Arc-en-Ciel est là pour ça. D'ailleurs, euh, ça vous dirait pas de faire une petite émission euh, sur Radio Arc-en-Ciel oh, de, si, de rap si. Carrément. Un ah, grand plaisir. Mais des... vraiment. Euh, ouais, ouais, alors pour ma part, j'avais avez... l'intention de te contacter une fois que le ouais. projet serait masterisé. Et comme bah du coup Neahvana nous a devancé le comment? projet n'est pas mal. comment? Yavana. Yavana. <rire> <Britney's Girls. rire> Britney Spears. Britney. J'aime beaucoup ce que tu proposes. <rire> euh... Et j'avais prévu de te contacter. J'avais dit au gars, j'avais ouais, ton contact, on, je savais que on va essayer que... de d'organiser un truc comme ça. Et puis euh, et puis bon, de toute façon, on a on a notre contact. Mm. Et puis là, déjà ce soir, ben vous êtes venu ici dans les Sud-Ouest mm. de Rancéle. Donc maintenant, c'est une surprise. Yvaname ne l'avait pas dit. Ben, je l'ai appris que pendant l'émission. Mais... On m'a dit. Mais si je t'ai dit, je serais accompagné. <rire> tu seras accompagné, mais tu me l'as pas dit de ah, bah, qui Ah, je vais pas tout te dire. <rire> non, Il a, on a été, fois, faut garder un peu de piment. La, la dernière, dernière, dernière fois. Même. Ouais, moi je suis joueur. J'aime bien quand on me dit, euh, j'invite quelqu'un. Je, je fais confiance aux gens. C'est vrai. pour que... ça que je t'ai invité. Et, et la dernière fois, tu avais invité aussi des gens, mais ils n'étaient pas manifestés. C'est le bien. De toute façon, j'avais invité plusieurs personnes aujourd'hui voilà. avec des créneaux horaires, mais je t'ai rien dit parce que vu qu'il y a quelqu'un qui s'est désisté, au moins ça évite, tu vois. Oui, parce que. Dire tiens, il y a quelqu'un qui vient. Ah bah non, on, il ne vient annonce, pas. Mon annonce, puis finalement, il vient pas. Ouais. Je préfère euh, rien dire et puis on vit sur le moment euh, <rire> ce qu'il y a. Oui. À vivre. Très bien. <rire> voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. C'était l'édition numéro 544. 544. La semaine prochaine, j'ai pas d'invité, mais on va diffuser, parce que ça on me le demande de plus en plus. J'ai plein d'artistes qui me disent, voilà, on est passé chez toi, on nous a laissé des trucs, tu les passes jamais. Bah oui, mais moi c'est la priorité aux invités. Oui, Albino, Alors je de... te le dis aussi. <rire> bah oui, ah oui, je sais. Mais tu n'es pas la seule, mais tu sais. J'en je, suis à 544 émissions. J'ai reçu combien de projets différents bah, bah, euh, Au moins bah... 300, 300, 400 peut-être. Et, et ouais. après. Euh, tout le monde me dit ça mais je ne peux pas passer 500 mais morceaux si, à, si, à si, chaque émission non, si, pas si tu peux pas. mais si donc j'essaie de varier au maximum donc la semaine prochaine on va passer que des morceaux je vais essayer d'en passer que, au des que des morceaux hip-hop que des morceaux hip-hop voilà vous avez la, la liste ne t'inquiète on en a on va t'en donner très bien donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h jusqu'à 22h et euh, en attendant on va souhaiter une bonne soirée une bonne nuit euh, un, un bon, un bon week-end une week bonne semaine et euh, puis on rendez-vous donc la semaine prochaine euh, sur les ondes de radio arc-en-ciel en tout cas merci beaucoup d'être passé dans l'émission l'émission n'est pas tout à fait terminée, on va rendre l'antenne euh, et après derrière on va faire des photos, photos. pour avoir des, des souvenirs voilà. ouais, <rire> je crois savoir que demain tu n'es pas avec Avarias. j'ai vu passer une info Euh, non, je n'ai pas, pas prévu. Mais j'ai vu, vu, vu quelque chose avec Avoriaz aussi quelque chose, mais je non, je, je suis pas au courant. Bon, moi j'ai vu ça passer aujourd'hui. <rire> Désolé, que... Michaël, mais il est pas au courant. <rire> Très bien. Bon, on va, on va essayer de, de se rencarder et puis de, de savoir un petit peu. Mm -hmm. de... euh, mais c'est vrai que j'ai vu quelque chose avec Avoriaz, mais mais c'est pas avec moi. Hein. Apparemment, je suis pas au courant. C'est peut-être pas avec toi Mais par contre, c'est avec euh, Radio Arc-en-Ciel. Oui, c'est. Voilà, c'est ça ça, ça. ça me revient. Effectivement, c'est Carla. Carla qui m'a parlé d'Avorriaz. Voilà, ça me revient. Ah, voilà. Carla, là. Voilà, Carla, on va deux, deux invités. Et, et, et donc devrait venir. Donc, euh, mm. notre ami euh, Michael, voilà, qui, qui est déjà venu euh, plusieurs fois dans l'émission d'Africa. Un on même un fois qu'on en a, on a, une a fait aussi. une ensemble, oui, oui euh, C'est comme ça que j'ai découvert qu'il m'avait fait un petit jeu. D'accord. Tu te souviens Oui, oui, ça se me revient. un jeu, il m'avait... Il avait pris des imprimés écrans de mes clips pour me les faire deviner. Tout à fait, oui. Mais bon, ça, c'est le truc. <rire> Je les connais par cœur, mes donc, images. Alors donc, euh, c'est l'émission de, de Carla ouais, ouais. De, demain. Donc, euh, il y aura Avoriaz. Mickaël. Très bien, donc euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé euh, ces moments avec, euh, avec nous, avec les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Merci à euh, toi de nous avoir reçus. Bah, merci de ton invitation. <rire> <ouais>. Merci à <rire> vous. J'aime bien faire venir des gens. Mettez-vous à genoux, allez. <rire> allez. Ils, ils vont le faire. Ils vont Moi, le j'adore l'espoir. Voilà, oh, n'a pas besoin de se faire prier. <rire> On va terminer donc avec euh, le morceau. Tell me what you like. Dis-moi ce que tu aimes, dis-moi ce que tu veux. Ah <laughs> 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée um assunto nacional e internacional após a morte da jovem iraniana Massa Amini é uma matéria onde é importante chegar a um consenso. Por isso é uma questão nacional e tenho a certeza que pode ser reconciliada entre o povo, o governo e o sistema. Durante os protestos várias pessoas foram detidas e entretanto foram libertadas. Houve execuções. O embaixador do Irão em Portugal diz que a pena capital faz parte das leis do país. A pena capital no Irão faz parte da lei, mas só é executada em casos específicos. Por isso, não creio que houvesse abolição da pena de morte no país. Considera a sociedade iraniana uma sociedade evolutiva, pronta a abraçar as mudanças, sem gerência de países estrangeiros e diz que as sanções aplicadas ao Irão têm prejudicado o país ao nível dos negócios empresariais estabelecidos entre o Irão e a Europa. Há notícia também de que as autoridades iranianas já prenderam as cinco Jovens que gravaram um vídeo no Dia Internacional da Mulher que apareceu nas redes sociais a dançarem sem véu no bairro de Ekbatan, em Tiarão. Vídeo divulgado no passado Dia Internacional da Mulher. As jovens estão agora detidas, mas a dança ao som do tema Calm Down, do jovem cantor nigeriano Rema, está a ser usado por outras mulheres iranianas como protesto no país contra o atual regime. Vamos ao futebol, nos Açores o Santa Clara está a jogar com o Rio Ave jogo que abre a jornada 25 da primeira liga de futebol acompanha este jogo o repórter Carlos Rodrigues agora connosco em direto, Carlos estamos no intervalo e nesta primeira parte ainda não se inaugurou o marcador Ainda não, ainda não se inaugurou o marcador e muito por culpa do guarda-redes do Santa Clara, Gabriel Batista tem sido o grande destaque deste uh, Santa Clara Rio Ave. Primeira metade com quatro grandes intervenções, uma delas a um penalti já perto dos 45 minutos. O brasileiro não foi enganado por uh, André Pereira e uh, evitou assim que o Santa Clara fosse para o intervalo a uh, perder. Os urianos tiveram também algumas oportunidades nestes primeiros 45 minutos, mas é de facto a equipa que fez do continente o Rio. Ave, que tem dominado muito mais este encontro que para já em tempo de intervalo e com pouco público nas bancadas, vai dando Santa Clara zero, Rio Ave também zero. E vamos ver como corre esta segunda parte, o repórter Carlos Rodrigues daqui a uma hora volta a dizer-nos como está a decorrer o jogo. Está fechada esta edição com... Cláudia Almeida, simultâneo RDP Internacional, Antena 1, Madeira e Açores. Informação em permanência em notícias.rdp.br RDP Internacional bem-vindo à segunda hora do Serão da RDP Internacional. Estamos a caminho do fim de semana, a partir de Marvila, Lisboa, para o mundo inteiro. Fique comigo, faça-me companhia até à meia-noite, hora de Lisboa. O arranque desta segunda hora traz novidades, um novo disco. Carlos do Carmo vive nos discos e trabalhos que nos deixou e há um disco muito especial com estreia hoje para descobrir. Quer saber mais? Então... Fique desse lado, recorde o número para enviar as suas mensagens de bom fim de semana. Este fim de semana é de trabalho ou descanso. Conte-me tudo para o nosso WhatsApp. Mais 351-91-110-1026. A RDP Internacional no WhatsApp. Ora, sai hoje, está disponível para compra o disco Duetos de Carlos do Carmo, vozes de vários géneros musicais e artistas que foram sendo convidados ao longo desta semana para explicarem como é que as canções aconteceram. Carlos do Carmo canta Lisboa Menina e Moça com Paulo de Carvalho. Paulo de Carvalho, vem à RDP Internacional contar-nos tudo. Exclusivo RDP Internacional Olá, eu sou o Paulo de Carvalho e gostava de vos falar de um fado, hoje um fado, ainda que não tivesse nascido como fado, que se chama Lisboa Menina e Moça. Foi uma cantiga escrita para o Carlos do Carmo, cantiga que ele popularizou, louvou, por esse Portugal fora e não só, e escrito o texto pelos da Casério dos Santos e a música por mim. Foi feita para um festival da canção, ainda que com outra letra, mas não foi escolhida. O Carlos do Carmo ouviu -a e gostou. Uh, e pediu ao José Carlos Ario dos Santos para fazer outro texto um texto original para aquela música foi isso que foi feito juntamos-nos à mesa em Casa do Ari e uh, a cantiga nasceu ali o Carlos cantou-a uh, e tornou-se realmente um fado muito, muito popular esta é um pouco da história da canção muito mais haveria para dizer portanto Lisboa, Nene Moça, é de todos nós No castelo ponho um cotovelo Em alfama descanso o olhar E assim desfaço o novelo de azul e mar À ribeira eu encosto a cabeça a almofada da cama do tejo Com lençóis bordados à pressa Na Cambrai De um beijo Lisboa menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios são as colinas Farina Bergão que me traz à porta Ternura Cidade aponta luz Olha a beira-mar, estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha, sorri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 Bragão que me traz à porta, ternura, cidade a ponto de luz mordida, toalha a beira mar estendida, Lisboa menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida, Lisboa. As mãos despida, Lisboa, menina em moça, na Marda, cidade mulher da nossa vida. RDP Internacional. Serão de sexta-feira aqui na RDP Internacional e com resultados de uma re, reunião muito especial. Neste momento vamos em direto até um hotel em Lisboa onde temos então a nossa jornalista Paula Machado. Porquê? Isto porque tivemos uma reunião de três dias na capital. Do, tivemos aqui uma reunião do Conselho Regional da Europa no Conselho das Comunidades Portuguesas. Esta reunião está a acontecer desde quarta-feira. Trabalhos com 19 conselheiros, Nos tiveram aqui reunidos com a assessora do Presidente da República para as Comunidades, representantes dos partidos com centro parlamentar, sindicalistas, secretário de Estado das Comunidades e representantes do Observatório da Imigração. Porque Vamos saber o porquê desta reunião e os resultados com a nossa jornalista Paula Machado. Paula, olá. Olá, André. É também um grande olá para todos os políticos que neste momento estão a sintetizar RDP Internacional. E exatamente a boleia de Lisboa, menino e moça que acabamos de ouvir, que estamos num hotel de Lisboa, nem de propósito. Foi a reunião do Conselho Regional de Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas. Uhum. Três dias de trabalho intensos, em que os 19 conselheiros, vindos de várias cidades de Europa, como é óbvio, estiveram reunidos. Reunidos, como tu disseste, com várias uh, pessoas, com responsabilidades político partidárias uhum. e também académicas isto porque há lutas constantes destes conselheiros que integram o órgão de consulta do governo português em matéria de política de emigração e tal como os deputados são eleitos por voto secreto, universal e direto, uhum. a diferença é que não tem uma negação isto para contextualizar uhum. o que está aqui a passar é que já deveriam ter decorrido de eleições há cerca, imagino-se, de 5 anos. Mais coisa, menos coisa, três anos, porque estamos em 2023. Uh, neste momento das de alterações devido à pandemia, as eleições deste órgão de consulta do governo português foram adiadas. Certo. Uh,